tout à l'heure on a plein d'invités qui arrivent dans les jours qui viennent semaine prochaine nous avons qui kistophe quivé lundi oui euh, lundi là oui. ouais je suis très content en passé, de passé, passé ensuite, ensuite mercredi très bien me tous ces gens ont fait d'autres titres hein. là je mets des oui, anciens oui. mais je veux ah, rassurer, oui. ils reviennent pas assez, c' c'est pas la compil il y a deux ans ils reviennent avec des nouveaux et le jeudi. nouveau capé c'est celui là ouais. et, et, et... et je' dit soprano voilà! Consobrano sort celle-là Merci d'être avec nous Ce soir encore 10 000 euros peut-être à gagner Chez vous à la maison J'ai mis aujourd'hui Des enveloppes à 10 000 euros J'ai même rajouté une enveloppe à 5000 euros Il y a il y a 1000, il y a 200 Il y a aussi l'enveloppe à 5 euros 7, 10, 12 par SMS pour jouer avec nous Je me laisse du soprano derrière, ça me fait du bien 7, 10, 12 en mettant couilles au début de votre message Tout à l'heure, nous reviendrons sur les champions du monde de l'actu Avec dans les champions du monde de l'actu Des gens qui veulent à chaque fois, à tout prix Donner des prénoms bizarres à leurs enfants C'est ces modes là qui... Il y a les vieux prénoms oui. J'en parle dans le one man d'ailleurs, je fais tout un truc là-dessus Il y a les vieux prénoms qui reviennent à la mode Il y a les prénoms chelou il y a les prénoms des fois Ou on va chercher un petit peu loin, ou dans la Bible, ou dans l'islamour, voilà. Ah oui. Et il y a des fois des gens qui veulent à tout prix faire une vanne dans un prénom. On en parlera d'ici quelques minutes, vous allez halluciner. Ah bon. Le Zap télé de Mico, nous parlerons de quoi Mico On parlera télé-réalité. Ah, ça fait longtemps. Moi je sais que ça te fait plaisir. Mais allons-nous apprendre des choses euh, Pas spécialement, mais on aura une petite baston de Léana, pas contente du oh, tout, je dirais pourquoi bon bon très bien, nous aurons des mêmes choses dans l'actu, notamment des gens qui font l'hélicoptère, je vous expliquerai ça tout à l'heure. <rire> je vous parlerai des mannequins et des régimes, nous aurons tout à l'heure encore, évidemment, nous reviendrons sur les gilets jaunes, de plus en plus soutenus par des stars. Oui. Voilà, je vous expliquerai ça tout à l'heure, nous aurons euh, quoi d'autre encore Nous parlerons de choses qu'on a retrouvé dans des McDo à Londres hein. C'est pas en France, c'est à Londres, mais bon, ça vous donne pas l'envie de manger. Nous aurons aussi les chansons que l'on écoute juste avant de mourir dans l'histoire du monde. Je vous expliquerai ça tout à l'heure et nous aurons et ça ça va intéresser les célibataires, filles et garçons qui nous écoutent. Il y a le classement officiel des villes où ça match le plus sur Tinder. Voilà. J'ai le classement, mais Miko, tu... Je prêt tu à tu tu surons... <rire> Je ouais. ne dis pas tout de suite où c'est, mais si vous nous écoutez, vous saurez les villes où il faut aller les villes où ça sert à rien, vous usez de la batterie pour rien. On en parlera tout à l'heure, nous aurons le top 10 des mots d'excuse des parents pour que les enfants n'aillent pas à l'école. Et alors ça, c'est magique ça me met à l'emmé. Je, je les ai lus tout à l'heure. J'en ai certains j'ai mis du temps à les déchiffrer. Oui. Il y en a eu 2-3, je vais être honnête avec vous, je désire lu, relu, j'ai qu'est-ce qu'elle a voulu dire on te les a traduit. ah il y a des parents ils sont <rire> fantastiques hein. nous aurons la villa des animateurs également en spécial gilets jaunes et tout à l'heure Big Flo et Oli qui seront avec nous, est-ce que toute l'équipe va bien oui avant de vous faire un gros bisou de vous présenter tous un par un, il faut que je revienne vers cette dame elle a fait ma journée cette dame, elle filme son mari à peau qui fait les gilets jaunes, jusque là tout va bien oui. ce monsieur n'est pas content, ce monsieur manifeste ce monsieur c'est son droit, sauf qu'il est tout seul il est tout ah. seul au rond-point et c'est dans ces moments-là qu'on a envie que sa femme Euh, vous filez un petit coup de main oui. Ah oui Eh ben pas du tout Elle le filme Et elle se fout de sa gueule Mon mari a décidé tout seul D'aller sur le rond poigne <rire> <rire> Alors Quand Maher se retournaient Les gendarmes Nous ont dit que On n'avait pas le droit de bouche Et la circulation Parce qu'il n'y avait pas De passage piéton et ben il a décidé De faire des allers-retours <rire> Tout seul <rire> Aucun soutien <rire> ah, C'est bien arrêté ah. Et Je ne vais pas me faire Pire en culotte A <rire> la culotte ah, Mon fils il est tellement honteux Qu'il est resté dans la voiture Que <rire> moi je suis mort de rire Sur le bord de la route Moi je ne connais pas Rires <En> train... <rire> voilà ça, ça lui a fait les journées je sais pas si c'était les gilets jaunes ou les rouges mais en tout cas la dame était morte de rire c'est fantastique, elle n'a aucun soutien ce pauvre monsieur il est tout seul mais le plus drôle c'est même le gamin mon fils il est tellement honteux qu'il est resté dans la voiture hein. et moi je suis mort de rire sur le bord de la route c'est ce week-end, ça continue, demain on fera une spéciale on vous laissera 15 minutes l'antenne les gilets jaunes vous nous direz pour, contre, ce que vous avez vécu la semaine dernière, si vous avez continué ce week-end si vous lâchez le mouvement, si vous avez un ton dessus demain vous direz tout mais Voici toute l'équipe Il est trop heureux carrière il a eu sa nouvelle voiture Je ah l'ai ouais. vu, aller toute belle et toute neuve Bon, okay. il a conduit comme il réalise Autant vous dire qu'elle restera pas longtemps comme ça okay. C'est Michette, notre réalisateur Bonsoir Cet homme ne cesse de vouloir évoluer dans sa vie professionnelle Oui, Miko a décidé de chercher un nouvel appartement Il a même passé une annonce Cherche appart avec fibre, prise électrique pour PS4 Et placard à pépito C'est tout, si vous en avez un, vous le contactez C'est moi Miko, tentez avec toi Elle est notre ange gardien C'est elle qui nous protège Un peu trop même, on l'appelle la ben à la de la radio Tu t'approches de nous, bim On te casse la gueule avec un casse de policier C'est ma stouffe Non Il va sortir son dictionnaire à lui avec toutes ses onomatopées comme le célèbre oh ou encore le fameux Wouah Il vise le Pulitzer avec ça, c'est mon Jeff qui est là Et enfin l'homme qui même debout a l'air assis, bordasse Bienvenue sur l'énergie Merci de nous avoir choisi voici Lady Gaga et Bradley Cooper Peut-être 10 000 euros à choper tout à l'heure 7-10-12 par SMS, mettez-vous devant Vous êtes en voiture, soyez prudent nous on est là avec vous Tell me something girl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 myself tell me something boy aren't you tired tout à l'heure à Big Flo et Oli qui seront nos invités vous voulez gagner jusqu'à 10000 000 euros oh, oh, oui, 000 oh oui. oui on les volait 10 000 euros vous voulez les avoir 7-10-12 par SMS en mettant que au début de votre message et tout se passera bien demain on se fera une émission demain c'est déjà vendredi ça et ça sera pas pas le goûter ouais. je n'ai pas rien. vu passer cette semaine c'est fou ça c'est vrai un truc de malade j'ai rien vu c'est normal qu'on soit déjà jeudi oui, oui. Et et bon. fin, bon. Bon. fin novembre oui. ouais, Mais je le voyais encore la semaine dernière en train de me dire oh là là j'ai pas fini mon one man que qu'à peine j'étais sur scène CED <rire> ah, ça y est, est fait bon là, ouais. je l'avais fini avant hein, je vous rassure Mais l'encre était à peine sèche, il fallait y aller doucement. Et donc, et donc voilà, et que là, je me dis, ça y est, il y a des autres dates arrivées, les 1000 Je ne vois pas passer, on va être à Noël en deux secondes. Et oui, Miko a raison, demain, il y a le goûter de Waffle Factory. Ah Mais ouais. c'est ça qu'il y bien, encore 1000 euros à gagner tout à l'heure. Ça vous fait beaucoup de sous et tout le public, demain, on les invite à manger. Voilà une bonne chose. Champion du monde Le premier champion du monde de l'actu, et tabrive, les services de l'état civil de la mairie ont décidé de saisir le procureur de la République après avoir reçu une demande de prénom. Vous savez que quand vous êtes un officier de l'état civil, si vous estimez que le prénom Et de nature à porter préjudice à l'enfant, vous pouvez saisir le procureur de la République. Ouais. Il y a déjà oui. eu euh, la famille Renaud qui avait et les enfants Mégane, Clio ouais. et Mégan. Ah oui, oh, à chaque fois ils disent ah, les deux. Ouais. Ouvrir un garage, vous avez gagner du temps. Voilà. Ouais. <rire> et sinon, euh, il y a des gens qui qui donnent, il y avait la famille Coeur de Lyon, ils ont dit "Oh Richard, ouais, ça va être sympa parce que ça les faisait de faire Richard Cœur de Lyon." Et bien là écoutez bien, des jumeaux sont nés Ils voulaient donner les prénoms Griezmann et Mbappé Mais non, c'est pas vrai Et donc le gars de l'officier civil Il a pas dit vraiment oui, il a pas dit vraiment non Il a dit c'est le c'est le procureur qui va trancher Mais qu'est-ce que c'est que ça Faut pas faire ça les amis, on sait pas quelle image Ils auront ces joueurs dans quelques années C'est vrai, faut penser à l'enfant Moi par exemple, je le ferai dans la sobriété Je prendrai toujours un prénom d'un joueur qui a joué cet été Mais dans la sobriété Je l'appellerai Frappe de bâtard comme Benjamin Pavard ça, ça. Plus, hey, c est c est Frappe de bâtard comme Benjamin Pavard Je <rire> suis désolé, c'est classe. classe Deuxième champion du monde aux Etats-Unis Une <rire> californienne passe une commande Au drive du McDo de Los Angeles alors On le sait, pas la peine de le répéter Quand on commande ces trucs au drive Il manque deux trucs essentiels Les pailles. Les, les pailles les sauces Les sauces et les Et serviettes. les patatos Non les serviettes Non n'exagère pas Ah oui. si ils, ils vendent des trucs <rire> Patatos euh, Non non <rire> ils vendent souvent Les serviettes Les sauces Et eh bien c'est ce qui est arrivé à cette dame Sauf que elle c'est encore mieux Elle ouvre Mais elle se rend compte Qu'il n'y a pas assez De sachets de ketchup okay. Donc ce qu'elle fait Elle passe par l'arrière cuisine Elle pousse l'employé En, hurler, en hurlant qu'elle voulait Plus de ketchup Et elle a tenté D'étrangler le manager Qui nous <rire> faisait remarquer Qu'elle avait rien à faire là C'est ah, important Vous n'avez rien à faire là <rire> Lâ C'est quand même bête de mourir à cause d'un ketchup ouais, ouais. ah tu ouais. arrives au ciel Dieu te dit pourquoi es mort Bah j'avais pas mis assez de ketchup Ah, oui. ah bah c'est pareil Mon fils il a changé l'eau en vin, pas en ketchup Il l'a zigouillé, ouais pareil ah, On connaît le problème dans la famille Super champion du monde de toute catégorie Ils sont 5 de la région PACA Accusés d'avoir vendu des faux permis de conduire L'arnaque elle était simple, tu payais Et c'était quelqu'un d'autre qui allait passer la leçon L'examen à ta place 600 personnes l'ont fait <rire> le truc c'est qu'après enquête il s'avéré que certaines personnes qui avaient acheté le permis savaient même pas lire et ah le... oh, merde oh. qu'est ce qu'il y a décrit là je vois passtP je vois pas dans keup on va vraiment en parler justement nom stoP je n'ai aucune idée. Tout le monde le veut, son permis de conduire, évidemment, à 18 ans, tu as tellement envie de prendre la voiture de tes parents, hein, pour aller jusqu'au rond-point, vous vous souvenez de oui, ouais, ce rond-point Ouais, On est là, on va jusqu'au rond-point, puis, puis là, t'es bloqué par les gilets jaunes, tu fais demi-tour. Bienvenue <rire> sur énergie merci de nous avoir suivis. Demain, donc, on 15 minutes pour les gilets jaunes, pour tout nous raconter. Ce que vous faites, ce que vous continuez et où vous le faites. On Big vous laisse la, la parole. Big Foyoli, tout à l'heure avec nous. Petit biscuit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 rien rien rien rien rien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 Thémique Florioli, salut là tout à l'heure, on se fera un Facebook Live et ils feront deux titres Big Flo et Oli, comme ça vous allez kiffer. On est très content le hashtag de ce soir monsieur Bordas, il est très simple, Big Flo et Oli chez Coé sur Énergie. C'est bon, t'as fini ta journée tu coup, jouer, c'est correct. C'est le plus, plus fort sur Énergie. Je voulais leur parler, c'est avec ce hashtag et on vous appellera tout à l'heure, c'est facile, Big et Oli chez Coé sur Énergie. Avant d'avoir le, le top des excuses des parents pour les enfants à l'école, ça c'est magique. Ouais. Avant de vous offrir 10000 € avant d'avoir le zap télé de et d'avoir les chansons également que beaucoup de gens dans l'histoire du monde ont entendu avant de mourir, c'est scientifique. Nous avons une info, une scène qui se passe à Édimbourg vous savez là-bas, beau pays l'Écosse où il fait nuit à 14h30 Ryan Dolan, 29 ans, est rentré dans un McDonald's visiblement bourré à 5h du matin Il a baissé son pantalon, il a exhibé ses parties génitales, il est monté sur le comptoir et il a fait un mouvement de rotation avec son pénis ce que tout le monde appelle le coup du zizicopter Oui, il a voulu le faire, ça a duré quelques minutes il est parti comme ça d'un coup, sauf que la police le connaissait, l'a arrêté, il a reconnu les faits, il a eu 565 euros d'amende et la police a dit que aurait été plus élevé s'il n'avait pas reconnu <rire> sa culpabilité. En même temps, on te montre des images. C'est toi en train de faire l'hélicoptère avec ta bite. Oui. Faut être gonflé pour dire « Non, <rire> non, c'est pas, pas moi. moi. » 560 pas euros. Non. Vous savez, je vais vous dire un truc. Moi je lui paye l'amende s'il arrive à décoller avec enfin, je, le, je le dis, je lance le truc là Je ne sais pas si vous m'écoutez Je racle les 500 même un décollage d'un centimètre hein. Et si vous traversez le McDo, je double la prime à tout de suite on revient Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie Quand le mandrille C'est un singe qui est proche du babouin Gagne le combat pour être le mâle dominant de la tribu Et ben ses testicules grossissent oh. ouais. Mais Pourquoi tu vas me dire bah, pourquoi, oui. et bah, Parce qu'en en fait quand il devient chef de la tribu Il acquiert un rôle reproducteur et du coup pour mener à bien ce rôle reproducteur, eh ben ses testicules vont grossir. Ah Mais oui. ça grossit comment Genre des boules de bowling Ah non. Non. Comment reconnaître le chef de la tribu des singes <rire> c'est celui qui a ses testicules sur une brouette. C'est ça. <rire> Manu dans le 69. Mané allez, 6h 9h30 sur Ulergy. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron Un pépin Avec Lidl Ah oui, et un gros, hein. demain et après-demain, ils nous font le kilo de Clémentine de Corse, Origine France, à 2,79€. Le kilo de Clémentine de Corse est à 2,79€ chez Lidl J'y crois pas, tu me mens Oh non, je vous ai jamais menti. Enfin, pas sur les prix des Clémentines en tout cas. 2,79€ le kilo, c'est le vrai prix Ah ça se corse, en effet.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 000 maximum. Premier loyer de 2000 000 euros, puis 36 loyer de 159 euros sous réserve d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 kilomètres. Conditions sur seat.fr. Carrefour, on a tous droit au meilleur des Noël. Chez Carrefour, il y a 8 euros en bon d'achat, tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël, comme Linn, Ferrero, Kinder. Non mais 8 euros en bon d'achat. Résultat des courses, je me prépare un Noël de folie. Jusqu'à dimanche, dans vos hypermarchés Carrefour et leur Drive, avec votre carte Carrefour, profitez de 8 euros en bon d'achat tous les 25 euros d'achat sur tous les chocolats de Noël. Vos magasins sont ouverts dimanche. Carrefour. Bon d'achat valable du 3 au 9 décembre, offre limité à 75 euros d'achat. Modalité et magasins participants est ouvert sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Téléchargez le Pli Énergie, gratuite, oh sans abonnement, avec 150 en radio digitale. Énergie, it music only. Auchan et la vie change. Et pendant les 125 jours au Auchan, ce sont les cadeaux de Noël de Stéphane qui changent. Avec des bons d'achat de 5 euros à valoir au rayon jouet. Stéphane, des 50 euros d'achat, tu reçois un bon de 5 euros. Tu peux dire à tes enfants que cette année, la hôte du Père Noël sera plus grande que celle de l'année dernière. Jusqu'à dimanche, vos magasins Auchan, Auchan Drive et Auchan.fr vous offrent 5 euros en bon d'achat, tous les 50 euros d'achat. Et vos cadeaux changent. Auchan. Dans la limite de 3 bons cumulables Soit 15 euros à valoir au rayon jouet Réservé aux porteurs de la carte Wahoo Conditions en magasin et sur Auchan.fr Pas besoin de musique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 Parce que jusqu'à Noël, chez Micromania, zing, c'est Crazy Christmas avec des offres complètement crazy Par exemple, cette semaine, la PlayStation 4 500 gigas, plus de 4, plus God of War, plus de la of Us, plus PES 2019 est à 329,95€ seulement, au lieu de 469,95€ Mais c'est une économie de 140 140€ oh Et il y a aussi plein d'idées cadeaux géniales, Fortnite, Marvel, Star Wars, Harry Potter ou Dragon Ball Micromania, zing, libérons le pouvoir de l'imagination Voir quoi sur magasin ou sur micromania.fr Chéri, on va chez Ikea s'acheter un sapin de Noël,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 Oh, gee. Du er snill Dile kjøres mía, mía Tú sves kjøres mía, mía Tú me lo decías. Con mig te lo hacía Yo soy tu rameo, pero no santo A to pobo con la for y lo espanto Chaque de 17h à 18h, Coé analyse l'actualité politique avec des spécialistes dans une ambiance studieuse. Mais non, je déconne C'est Coé, c'est le plus fort 7h 18h sur énergie. Merci de nous avoir choisi Big Flo et Oli sur là tout à l'heure. 18h c'est l'émission en public CoEpublicaenergie.com pour être là. Soprano sera là la semaine prochaine. 7 10 12 par SMS si vous voulez gagner jusqu'à 10000 €. Je vous mets aujourd'hui j'ai des chèques de 5000 de 10000 €. Trouvez la bonne enveloppe et gagnez jusqu'à 10000 euros. 7 10 12 par SMS en mettant CoE au début du message. Il y a qui l'indistouffe. Qui l've Oui au soleil ça fait longtemps vous découvrirez en exclu lundi le tout nouveau titre ouais. de Kinvay et ça me fait très plaisir qu'il soit avec qu cela. Dans un instant, nous aurons les meilleurs mots d'excuses, première partie que les parents font aux enfants et vous verrez que des fois ce sont les parents qui plutôt que d'excuser les enfants d'aller à l'école mériterait d'y retourner. On aura le zap télé. Ah non, mais j'ai des trucs magiques, c'est vrai Le zap télé de Miko si vous êtes fan de télé-réalité oui. parce que ça vous nettoie l'esprit, ça vous donne le met au repos. Restez avec nous, vous allez adorer ce qui va se passer dans ah, un instant. surtout on se sent plus intelligent. Plus. Oui, tout de suite. Voilà. C'est ça. Mais ouais. Tout de suite, bien sûr. <rire> mais évidemment, vous avez vu je vous le dis directement, sachez aussi que si vous nous Écoutez par l'appli, on vous fait un gros bisou avec l'appli Énergie ouais. À travers le monde et vous qui nous réécoutez en podcast Tous les jours, il marchent bien les podcasts aujourd'hui Oui tout à fait Tous les jours je vérifie <rire> si ça marche bien C'est important parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous avoir là-dessus Donc les podcasts Énergie pour nous écouter tous les jours J'avais un truc que je voulais vous dire J'ai complètement oublié Ce que c'est Mais t'es pas Alors ordonné Mais je ça. ne suis pas ordonné Et depuis là Tout le temps Tout à l'heure Je dis je faut que je vous dise un truc Et je suis là Et je et au moment où je lui dis le, le truc reprend Je et sais plus ce que ouais c'est Si tu rangais ta chambre Mais je sais J'aurais dû la ranger C'est pas ah, le, le, le, le zizicopter C'est pas, pas Tinder Non Ça c'est tout à l'heure Le classement des villes Où ça où ça match le plus ça, oui, oui merci d'avoir retenu Mais c'est pas ça Le McDo C'est pas ça du tout non plus Tu as parlé d'une news D'une news Merci chef de je Jeff <rire> j'ai parlé du news tout à fait toutest à l'heure nous aurons la villa des animateurs des avec les gilets jaunes mais voici donc je vous fais les mots d'excuse à l'école ça ça va, ah, ah, ouais, ah, va ouais. d'un coup d'un coup vous allez entendre un hurlement ça va dire alors je les fais oui allez, ça se lit ça si on imagine la voix qui va avec hein. ok Jonathan n'ira pas à l'école parce qu'il va avec son père à chasse la chasse à l'ouverture de la chasse et il doit se reposer pour amener du gibier à la maison <rire> excusez l'absence de mavan mais on craint qu'à la pedicite et Euh, lapin je vous le cache pas, ah, c'est marqué. Lapin. Lapin, oui, lapin et à côté d'ici Lapin d'Issite, alors qu'on la garde à la maison, au cas avec un Z, il faut aller à l'hôpital. <rire> Comme un kazou où. <rire> <rire> Johan a été au coiffeur ce matin. Il doit pas mouiller ses cheveux durant deux jours. Je le dispense donc de piscine. <rire> N'importe quoi. Celui-là, il est magique. Cher prof de PS, on n'a rien contre les gens qui font du sport. Mais il faut pas l'imposer aux autres. Le sport c'est dangereux Après des années d'aco d'acoagime Je souffre moi-même d'une tendinite chronique au niveau du poignet Une douleur au quotidien Un ami très proche a fait de l'équitation pendant 13 ans Ça ne l'a pas empêché d'avoir un accident de la route Et de mourir l'an dernier Merci de dispenser Kevin de sport oh, Je vous en fais un dernier Il y en a d'autres tout à l'heure Madame, franchement, que Yannick il est indé en musique On s'en fout, il sera jamais Picasso Merci Bienvenue sur l'énergie Picasso Ils Ils très bon le nouvel album de Picasso ah, oui, oui, oui. Ah, il fait pas que des bagnoles en ah, de ah, musique il est bon c'est là après Prince Karma peut-être 10 000 euros à gagner ensuite le Zap Télé de Mico, merci d'être avec nous aujourd'hui on est jeudi c'est un total bullshit total bullshit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 bitches. C'est quoi C'est quoi C'est le bifort sur hier. Avant de vous offrir jusqu'à 10000 € ce qui vous ferait beaucoup de bien juste pour vous dire que demain il y a donc notre premier ministre qui va retrouver qui va avoir un matinon les portes paroles des gilets jaunes. Alors il y a déjà Cader. des gilets jaunes qui ont dit Cader. Cader. Cader. Non, c'est Édouard Philippe. il <rire> euh, y a qu'une auditrice à nous qui pense qu'il s'appelle Cadère le premier On essaie <rire> de lui dire depuis deux jours qu'il s'appelle Édouard Philippe, elle ne nous croit pas, elle fait ramito. Oh. Oh, et donc oh, <rire> On vous fera une petite vidéo de ça parce ouais. que c'était ah l'interro ouais. du public, c'est très très drôle, on la mettra sur mon Insta. Ouais, hier. Non, demain il reçoit donc des portes paroles des gilets jaunes et alors il y en a déjà qui ont dit qu'il ne voudrait pas le voir. Bon, moi je veux bien que les gilets jaunes face des kilomètres pose une journée de congé pour aller voir le premier ministre globalement vous emmerdez pas y aller je veux dire, je, je l'ai je sais ce qu'il à vous dire le président l'a dit on a fixé un cap et, euh, et on va tenir ce cap. Voilà, merci monsieur. Je vous vous avez mis <rire> plus le temps à vous garer qu'à fait... ah ouais, ouais, ah ah, Par contre, faites le plein hein. et si ça coûte cher, c'est grâce à moi. <rire> allez, il y a même <rire> le président qui passera une tête, il dira des petits mots. Ne pas changer d'avis. Euh, ne pas changer la vérité. Ce sont aussi nos de vérité. Ne pas changer de cap Et voilà, voilà. Vous êtes prêts pour gagner 10000 euros Oui. J'appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 7 10 12, il y a des enveloppes à 100, à 5 € aussi. 10000 5000 j'appelle quelqu'un qui s'est inscrit au 7-10-12. Si cette personne trouve la bonne enveloppe, ça fait des sous. Elle s'appelle Séverine. Attention. Séverine Oui Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur énergie comment ça va Séverine oh, putain, ça va super bien. Comment, super bien. Comment ça va Séverine Ça va très très bien. Bienvenue dans le jeu que les Américains nous envient. Un jeu difficile que chez eux ils appellent The Envelopes, que nous on appelle le cash cash Ils appellent le cash cash Le principe du cash cash, j'ai caché du cash C'est un membre de l'équipe, chacun a une enveloppe Tu me trouves la bonne personne, tu peux gagner jusqu'à 10000 000 euros Il y a une enveloppe à 5000 une à 1000 Une à 5 aussi, il y a Stouffe, il y a moi évidemment Il y a il y a mon Jeff. Jeff Il y a bichet Bordas et mon Mico Qu'est-ce que tu fais dans la vie Séverine euh, Je suis assistante administrative Très bien, ça se passe bien des enfants Ça va, ça se passe bien Combien 3. Très bien. Il s'appelle comment Euh Raphaël, Benoît et Julien. On y va. Tu te concentres Raphaël, Benoît ouais. et Julien. 3 garçons. Ouais. C'est bon ouais. ça. Encore 8, tu as fait de fous. Ah, C'est bon Oh écoute, tu peux aller. Allez, concentration. Allez, attention, on se concentre. Euh et ben je vais te choisir toi, Koey. Oui. Je vole l'enveloppe Allez. Suscrête. Oh non. Quoi Qu'est-ce qu'il y a Ah non, pas la face <rire> Je peux pas lui dire voir. Tu peux pas dire quoi oh, mais... Non, non Je viens d'ouvrir l'enveloppe à 5 euros Non, tu es sérieux oh. là oh. Aïe. 5 euros, ma Sivrine Il fallait bien que ça tombe un jour oh, C'est le jeu hein. Je te fais un gros bisou bah. Gros bisous pas, bouge pas, pas. pas. Ne bouge pas ne bouge tu bouges pas. que fais... oh Pourquoi oh tu pris mon argent parce que je lui file pas 5 hors c est c est pas, pas. € sur de questions Voilà, je viens de sortir une enveloppe à 500 euros celle de 5. Celle de 5. Elle n'existe pas. ce que vous venez d'entendre n'existe pas Je vais faire du mesmer. Ouais. Jean-Paul, si tu attends cette ah escorte, ça n'a jamais existé Jean-Paul Baudecrout, qui m'entend, on n'a jamais déchiré l'enveloppe à 5. Je t'offre 500 euros Allez 500 € À toi. Non, merci, gros gros, gros bisou à tous Tu absolument. embrasses les enfants, joyeux Noël avec de l'avance Je t'embrasse fort, d'accord Merci, Bisous, merci ma belle. Beaucoup. oui beaucoup Je peux récupérer les 5 euros qui restent Non, les, ils n'existent plus, <rire> dit, ils plus. Bon, je compte jusqu'à 3 C'est déchiré 3, tu te réveilles Je vais compter jusqu'à 3, vous êtes bien Écoutez Coé tous les jours sur NRJ 17h, 20h, plus aucune autre radio plus aucune. Je ne sais pas faire J'ai beau mentir, tout me ramène à toi Je ne sais pas faire Quand es pas là Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi, je ne sais pas faire. Quand es pas là, je n'ai plus d'un appêtre, rien à gagner, je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer, rien c'est déjà trop, tout, tout me semble faux. Quand tu es pas là, ça ne compte pas. Quand es pas là, come Je suis sans un signe plus rien de nous de je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là sans ta main poser sur la mienne et le son de ta voix qui te fait je n'ai plus le goût quand t'es pas là je plus rien à perdre rien à cacher je n'ai plus de peine plus rien à pleurer j'y en déjà trop tout, tout me semble pas là ça ne compte pas quand es pas là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 17h38, on s'amuse avec l'actu tous les jours 18h, c'est l'émission en public Dans un instant, les chansons que des stars auraient peut-être pu entendre Juste avant de mourir Qui peut nous arriver à nous aussi un jour oui, Peut-être oui. qu'on aura une musique qu'on entendra euh, un moment Et ce sera en rapport avec ce qui se passe On aura la compile tout à l'heure Nous ont également la suite Des mots d'excuses des parents ah, génial, Faits ça. aux profs Et vous savez ce qu'on fera pour les prochains Il en reste encore plein C'est Big Flo Je leur donnerai tout à l'heure Comme ça, c'est eux qui les liront Okay, on va répartir on va un peu dans l'émission okay. les, les, okay. les suivants okay. sont à mourir de rire La villa des animateurs, là où toutes les stars de la télé sont Puisque tout le monde vit dans un même appartement Je suis désolé, je gâche un peu le mystère Mais c'est comme, ouais, comme ça, tout ça le monde passe. vit dans un petit deux pièces Sympa, avec une cuisine IKEA, très cool ça casse mythes, Patrick Sébastien, Arthur, Cyril Hanouna Ils sont tous dans le tous. même appart Que t il des Gilets jaunes Est-ce qu'ils se motivent aussi à la télé On en parle dans un instant Mico, télévision justement, il y avait quoi Bienvenue à la montagne sur TF1 avec un Ah c'est quoi C'est quoi une, une énième émission où on doit recevoir des gens non, et on met des notes il y avait bien et vu et à, à la, à la il y a... montagne. Mais c'est pareil, donc <rire> ça, ça se passe à la montagne. Mais quoi dans des logis de montagne ouais ça, oui, ouais, ça, des chambres d'hôte, des machins, mais à la voilà. montagne. Voilà. C'est la même émission sauf qu'on mais à la montagne. Voilà. Ils ont plus d'idées les gars, des clin toutes. Donc, ah, c'est super. Voilà. Donc on a <rire> un candidat qui prépare un dessert et qui perd légèrement sa patience. Ah, cette soirée à la montagne s'annonce si chaleureuse. Ça se casse les tapes. Je pète un câble là. Ça m'énerve, j'ai rien qui va là. Vous merde là. <rire> et on peut s'apercevoir que le mort c'est encore utilisé à la télévision. <rire> bip, bip. Ah, c'est eux qui bipent Oui, c'est eux. Ah, bah, eux oui. Qui... Mais qu'est-ce qu'il avait raté ah, bah, son dessert, un dessert. Ah, ouais. Ah, ouais. Mais il était un petit peu vénère. On continue. Bon, alors dans les anges sur énergie 12, on a Léana, elle est privée de poule partie et elle en veut à Toto. <rire> oh. oh parce que la pouf. Il vient, moi je sais pas. Attends attends, qu'est-ce que tu portes elle fait encore l'erreur de m'insulter il y a des gains qui m'en manque désespérément quoi que ça quoi tu vas la fois prochaine je je suis énervée je m'en prends à Toto parce que je me dis que c'est la faute à Toto que je viens pas c'est la faute à Toto que je viens pas moi c'est la faute à plus zéro c'est la faute à Toto ça j'ai rêvé où elle a traité de crotte de dé merde donné. Ah oui, je, je crois. crois. Ah ouais, elle la traite de crotte de nez. c'est pas, pas la première fois qu'elle le fait. C'est pas la première fois, non. une blague non. Elle le traite de crotte ah de nez. mais c'est son insulte préférée. Espèce de crotte de nez <rire> Comme quoi ils ont 25 ans mais le cerveau il a 5 ans quoi. <rire> crotte de nez mec. où tu peux insulter quelqu'un de crotte de nez oh, c'est mignon. Euh, <rire> Allez, on continue le euh... dernier. Bon, on va voir du côté des 10 couples sur TF1 c'est ah, moins tendu. J'avais C'est ouais. débile ça mais encore des tensions inutiles. Ils sont en train de péter les plombs. Niel est en train de péter les plombs, tout le monde pète les plombs pourri. Attends, attends, Léana vient d'arriver, oui C'est important de le rajouter Dans un instant, il y aura rien à grande Merci Miko, voici DJ Snake Dans la foulée, dans quelques minutes, nous aurons la compil Et je vous parlerai des traces euh, suspectes Qui ont été trouvées dans un McDo en Angleterre Enfin, on dit en McDo, on dit McDo. Mc... Ah, Ça peut être tous les restaurants du monde Je vous expliquerai pourquoi No sé, un besito, bien suavecito, bebé. Taquita, aquí. Taquita, aquí. Taquita, aquí. Taqui, taqui. Eres un mesito, mami, aquí. Puño como naranjas aquí. Prende los motores aguas aquí. En la discoteca Jenny llegaron los ananas aquí. No le va el puriso, me sale de tu traje, no trajo pancito para que le den no en otra Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene pleonaje. El puriso me sale de tu traje, no trajo pancito para que le den en otra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 it and squeeze it when my piggyback is hungry my nigga you need to beat it if yeah. the text ain't freaking i don't wanna to it and just so let you know this panani is on the undefeated egg he said he really want to see me more i said we should have a date where right? at the lamborghini store i'm kind of scary hard to beat i'm like a wishy boy but i'm a boss bitch who you gonna leave me for you got no class you bitches is broke still i be talking cash shit while i'm popping my gold i'm a whole rich bitch and i work like i'm broke still the love be so fake but the hate be so real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 my body already know how to play Work could keep it tight every day and i, I, I know you need to take me out avec sur énergie dans un instant donc une compil un peu particulière 18h l'émission en public Big Flo et Oli sont avec nous tout à l'heure et les gilets jaunes stars se mobilisent vous avez vu Michel Polnareff aussi se mobilise Ah hein oui vous avez vu ouais. il a dit oui oui en direct de Las Vegas hein, le mec connaît la crise hein, ouais, bah, bah, était bah, bah, à Las bah, bah, bah, Vegas bah, bah. il a dit Vegas je vous comprends Prends nous pour des cons toi aussi Marc ah. ah, il a quand les gilets jaunes lui ça fait depuis 70 il a les cheveux jaunes donc il comprend dans la villa des animateurs qu'est-ce que les stars en pensent de la télévision on se fait une connexion oui, oui, une connexion non ça marche c'est ah, bon, bon. Ah, on, ah, on est connecté ou attendez Oui, Arthur ouais, Salut, c'est Arthur euh, Samedi, bon, bah, tout est permis, les amis, je serai sur les Champs-Elysées, je tiens à dire. Vous, Arthur Bah ouais mon pote, qu'est-ce qu'il y ah, as un problème Dès <rire> 10h <rire> 10 du matin, ça veut dire quoi, vous aussi, Arthur Qu'est-ce que ça bon, veut bah, dire Non, doutez pas que... Ouais, bah non. Dès 10h 10 du matin, j'ai rendez-vous chez Mercedes, pour ma nouvelle bagnole. Ah, bah, oui. Après, je vais <rire> passer chez Vuitton à acheter un sac à main pour ma chérie. Et après, sur les champs élysées j'ai brunch au Fouquet. Bon, enfin c'est plutôt en blanche Gilets jaunes euh, Sur les champs samedi Gilets jaunes Ouais C'est où ça C'est la nouvelle euh, collection Hugo Boss <rire> Ah bah je passerai voir les gars Merci du tuyau Oh hein, mais quelle burde celui-là Oh ah, a rien compris jeune, je Eh samedi c'est grosse manif Les chéris Et qui sait qui va faire les merguez Eh bah c'est maman les gars C'est maman Et j'ai eu l'idée de tarma Les frérots Tu prends ta merguez Tu lui mets deux filets de moutarde Sur les côtés Et bim Ça te fait la bergerie jaune. Je suis à génie les chéris. Ba ba ba ba ba. Mais je kiffe. mon frère, j'adore. Et hey, je kiffe quand tu veux tu te prends sur ses mites parce que bientôt je vais être chômeur sur France 2, <rire> mais je le remets pas, j'ai pas de problème. Oh, enculé. Salut ah, ah, tout le monde. Salut Patrick Chevallier, animateur qui fait voltiger les gens depuis 30 ans à la télé. Euh, moi je ai à dire moi aussi je vais à la manif. C'est la sembe c'est samedi, samedi à ouais. Paris. Et eh ben je serai là mais pour rien autre raison, je t'ai voulu dire parce que ça m'excite. Mais qu'est-ce qui vous excite là Est-ce qui m'excite Bah c'est tous les gilets jaunes qui sont là, les gens sur les autres Putain, on dirait une partousse de mignons. Ah, c'est ah, génial. Ça, Mexique, je viens dire ça, c'est que de l'amour. C'est Coé, c'est le bifort sur Énergie. Venez assister au concert de la Superstar Énergie. Pink. This is your pinkness. This is pink. Écoutez Énergie toute la journée. Dès que vous entendez le double énergie Avec deux titres de Pink à la suite. What about Appelez Énergie 3937. J'ai entendu les WI. Et gagnez vos places avec Transport et Hôtel pour le concert de Pink à Paris le 3 juillet. Are you oh, à La radio partenaire des plus beaux concerts en France. C'est Énergie. Hit music only. Lidl, meilleure chaîne de magasin de l'année, catégorie fruits et légumes. Mmh. Allô, ah, patron Oh là là, je crains le pire. Ah, désolé, mais vous allez voir rouge, patron. Demain et après-demain, chez Lidl, ils font la box de tomates apéro box d'un kilo à 2,99 euros. Moins de 3 euros le kilo de tomates apéro Tu me mets en boîte, là Ah non, en banque d'un kilo, patron <rire> Oh non, on est très mal ah. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine Maroc. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des Frais à collectionner dans votre supermarché. Pour les fêtes, Jules ne fait vraiment pas les choses à moitié. Encore plus de choix, plus de modes et plus d'idées cadeaux. Par contre, Jules fait les choses à moitié prix. Le deuxième suite polo, t-shirt, pull ou chemise est à moins 50%. Vous avez donc deux fois plus de raisons d'aller chez Jules. Chez Jules, les fêtes, c'est dans la boîte. Voir conditions à magasin et sur jules.com. Auchan, et la vie change. Et pendant les 125 jours Auchan, ce sont les cadeaux de Noël de Stéphane qui changent. Avec des bons d'achat de 5 euros à valoir au rayon jouet. Stéphane, des 50 euros d'achat, tu reçois un bon de 5 euros. Tu peux dire à tes enfants que cette année, la hôte du Père Noël sera plus grande que celle de l'année dernière.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 Bon d'achat valable du 3 au 9 décembre, offre limitée à 75 euros d'achat. Modalité et magasin participant est ouvert sur carrefour.fr. Pour votre santé, bougez plus. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite, sans abonnement, pour écouter la playlist Énergie. Énergie, it's music only. Pas besoin de musique.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 Noël, oh, oh, oh. une paire de reines et puis, bah moi quoi Le Sweet Noël continue chez but En ce moment, pour l'achat de trois chaises identiques, la quatrième est offerte. Oui, offerte mmh. suite Noël, d'où Noël. Voir conditions et produits concernant en magasin est sur Butte.fr. Intrépide, courageux, anonyme. Tu as vu la mort de près, c'est pour ça que je t'ai choisi. Tu vas devenir un guerrier. Robin Desbois. Mille C'est pas celui qui me livrera ce volant Taron Jordan, Jimmy Fox, au cœur de l'action. Quoi Pour toi et moi Ils sont pas assez. Produit par Leonardo DiCaprio, Robin bois Actuellement au cinéma, avec énergie. Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute. J'ai trop hâte. Ah oh ouais, moi aussi. Vas-y, allume l'ordi Ça va, on a le temps. l'ultraportable Acer Swift 3 SF314 s'allume en quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en 1 heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble Lacer Swift 3 SF314 14 pouces avec processeur Intel Core i5 est à 199 euros chez Boulanger. 36 centimes d'éco-participation. Conditions en magasin et sur boulanger.com. En novembre, il euh, y avait cette reprise de 4000 000 euros de tout ce qui roule pour l'achat d'une Nobel Corsa, avec climatisation, radio CD, Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y cru Je <rire> veux dire, euh, la mort d'Elvis, j'ai pas cru, euh, le monsieur sur la lune, j'ai pas cru. Alors une reprise de 4000 000 euros, euh, le complot quoi. Et puis l'offre est passée, et, et depuis, j'ai honte quoi.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 Alors, écoute le Biffort de Coey. Ça te mettra en appétit. C'est Coey, ah c'est le Biffort. 17h, 18h sur Énergie. Ça y est, ça partit. J'espère que vous passez un bon moment. Bon, je m'appelle Coey et nous sommes sur Énergie dans un instant. Ce sera l'émission en public avec beaucoup de monde qui va faire beaucoup de bruit et des invités qui seront nos invités ce soir. Il y aura Christophe. Oh les gars, c'est pas grave. J'avais pas prévu Mais si ça vous fait plaisir la Et la nuit Quand on est tout seul Et qu'on est célibataire Qu'est-ce qu'on fait On met une application De rencontre Là, Non on fait pas ça sauf Je Personne passe ça. Osé ce, je, ce geste là, j'ai je... fait. Pas de geste comme ça. On peut le faire si on veut, mais surtout on essaie de rencontrer du monde. Non, Quand elle on est en est... train de saler son plat. Quand on compris. est célibataire, on essaie de rencontrer du monde, on met une application de rencontre, la plus connue étant Tinder. Tinder. Voici Tinder. le classement en partant des villes où ça match le plus. Stilo. Tu notes Pico Stylo. 15e pas position, <rire> Bordeaux. Hein 14e, ouais. Lille. Je pensais que ça cartonnerait ouais, Lille, moi, c'était ouais. dur aussi. Pas trop. 13e Rennes, 12e Reims, ouais. 11e Strasbourg, attention, on arrive dans le du premier du classement. Ouh. Les chouchous cette semaine les petits clous. 10e Nantes, 9e <rire> Lyon, 8e Montpellier, 7e Marseille, 6e ouais. Saint-Étienne. Oh. Hey. C'est bizarre ça. Hey. Saint-Étienne au niveau des matchs, c'est au-delà de Lyon. C'est ouf. Oh, bon les gars, attention, on va 5 le premier du classement. 5e Toulouse, 4e Nice le troisième il tombe donc de ses doux le havre Merde. les gens du Havre mais j'imaginais pas que c'était troisième des villes où ça match le plus deuxième toutulon et en première position bah évidemment c'est chez c'est pareil en première Paris. position les amis pour nous allons juste faire un jeu imaginez si tinder et kinder devaient fusionner ensemble puisque Tinder Quoi et Kinder les bonbons, s'ils ouais. devaient fusionner ensemble, je vais donner des applications, je vous donne des affinités de rencontre vous me trouvez le Tinder qui correspond. Okay. Et si je vous dis l'application qui match pour toi au hasard, c'est Tinder, Surprise. Surprise. Voilà, comme les Kinder, l'application rencontre pour les Hispaniques, Tinder Bueno, <rire> l'application de rencontres pour les agriculteurs, Tinder, Tinder Coutry, l'application rencontre pour les gros Zizi, Tinder Rexy, <rire> Et l'application pour les habitants de la banquise, Miko Laissez-le réfléchir. Un ah, pingoui Tinder pingoui <rire> Dans un instant, la compil du jour, à tout de suite, en revient. C'est Coé, c'est le Bifor sur Énergie. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer Mais pousser les nuages, nous devons y passer Penser à lever, sur cette lune, les yeux pour que nos plumes s'envolent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume ceci n'est pas un au revoir je pense plus du haut revois la belle histoire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 Est-ce que déjà, vous avez réfléchi à comment vous alliez mourir Vous savez que beaucoup oh. de gens y pensent. Il y a des gens non. qui ont peur de la mort. Il y a des gens qui disent, on voit notre vie défiler, etc. Oh. etc. Ouais, ouais. Oui, moi, tout. je me suis toujours dit dans un accident de voiture. Je sais pas pourquoi. Ah non, ah, non je n'ai ah, pas envie de ça, moi. Oui, mais je... En faisant l'amour. Ah oh. Ça doit être une belle mort d'ailleurs, ah un ouais, euh, par ouais. accident de voiture soyez prudent si vous nous écoutez en voiture. Ah, moi oui. ça sera la, la crise cardiaque en bouffant, c'est sûr. <rire> Avec un sourire et encore un peu de pâté. Mais <rire> <rire> tu sais quoi le Je te promets qu'à la fermeture du cercueil, si on arrive à le fermer, ah je t'enlèverai ce petit bout de pâté non, et je te mettrai et je te remettrai en dessous le linceul. Ça tu te réveilles dans la nuit, tu as une petite faim. Tu <rire> te réveilles dans la nuit. Tu pas complètement morte, tu auras du pâté grâce à ton coco. Ah, si c'est le faux salaire. Mais moi je suis un peu comme Miko, faire l'amour en Ah ouais. Ouais. Mourir en faisant mais Tu en faisant l'amour. Vous imaginez le cauchemar pour ah, la dame Ah ouais <rire> euh, Surtout si on est au-dessus. <rire> ah c'est terrible <rire> Surtout <rire> si moi ou Jeff, on dire que... Alors à demain, on ne <rire> fait pas la manie. <rire> ouais, ouais. et bien on se dit que des fois, il y a des chansons que des gens ont dû écouter dans l'histoire juste avant de mourir. Ces espèces de petites chansons, vous savez, ouais. qui, qui qui amènent ce qui va arriver ensuite. Par exemple, Louis XVI. Poupée, poupée, poupée poupée, poupée, poupée. Hey. Jeanne Les didi, sa ah, ça. Jésus, oh Marie, si tu savais <rire> tout le mal que l'on me fait. Kennedy, mettrait ta James Dean Je ah, vais ah, la vitesse c'est pas bien on n'arrête pas de le dire Claude François les <laughs> matières Honte, elle, oh là la je ne m'en pas, je vends Y'en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler Quelle horreur, vous avez, ça va pas Vous avez vu, quand ce sera notre tour ce qu'on va entendre Restez avec nous dans un instant, nous serons là Profitez tous, amusez-vous bien Cette émission c'est que pour vous détendre et vous amuser Je m'appelle Coé, on est de retour en public dans un instant Big Flo et Oli nos invités Voici David Guetta cet album en trouvant aussi vous yeah, êtes fan de Big Foyoli que les gens, bon personne n'est bon déçu, c'est vrai hein ouais, vrai tous les fans euh, Bordas le crois, rentre, ah, dans le, rentre dans l'ascenseur je le crois, il me dit trop fort, trop fort, trop, curie, fort ouais. trop fort il était comme ça, il était en mode trop fort trop assez fort, dommage, trop fort. Dommage, que c'était Bordas qui, qui, qui, <rire> qui faisait Exactement. pas de rire c'est excellent sinon, ouais, ah, cool. mais voilà, mais tout, tous les gens qui sont fans de Big Foyoli ne sont pas du tout déçus de cet album et le trouve génial je crois qu'il y a beaucoup de filles devant qui sont déjà venues avec la vie de rêve ok d'accord, donc il y a des t-shirts de disponibles Ils wow. vendent des t-shirts également, donc ils ne vendent pas ah, que des, des foulards également. D'accord, quoi d'autre C'était dans la box en fait, les drapeaux. Ah, c'est ça C'est le livre euh, Non, c'est le livre CD, c'était une box qui était... Ah d'accord, il y, y a le livre CD, une box En fait, il y a la box, avec les t-shirts, la vie de rêve, un drapeau, un magnète. super. Vous avez eu le shampoing, le Big Flow Yoli Non. Il vient de sortir également, c'est une box. Vous ne l'avez pas, la box hygiène Non, vous ne pas Ah, pas, pas. Et t'as le vinyle aussi normalement il la... Mais je l'ai pas là Ah bah il est où ah, ah il est là-bas, si j'ai le vinyle également le vinyle. Ah mais il y a encore des gens qui ont le vinyle eh oui, Ah ouais, oui. Oui. Ça, ça, ça revient, revient là-bas ouais, C'est cool. beau un vinyle C'est un, un bel objet ouais. Vous savez ce que je ferais bien Je ferais bien un truc génial ce Il faudrait qu'on se trouve une platine ici oui Et qu'on demande à des gens du public D'essayer de mettre un vinyle pour qu'on puisse l'écouter <rire> Parce que je pense Qu'il y en a plus d'un qui a une une vingtaine d'années Je dis ça parce que la dernière fois Ma fille est rentrée dans la saison Elle est rentrée dans un magasin où il y avait des, des platines disques haut de gamme. ouais Mec, je l'ai vu, elle a regardé Mec. le truc. Elle a regardé e le truc Extraterrestre. Une poule qui regardait un ordinateur. <rire> comme ça. Comment ça marche Elle a regardé, elle, elle dit, qu'est-ce que c'est que ça Elle a commencé à prendre le bras. Elle a mis dessus, ça fait <rire> « wouah !» Je lui ai dit non, je vais t'apprendre quelques, <rire> quelques ah petites ouais, choses. Pas le diamant. 33 tours, 45 tours. On laissera ça tout à l'heure, c'est bien les histoires de génération. Bon, dans l'émission aujourd'hui, on va faire encore pas mal de choses. Nous reviendrons sur les petits mots des parents. Ah oui. qui excuse les enfants à l'école et vous verrez, on a déjà eu un petit boulot tout à l'heure que les parents, c'est un... Un festival Oh, mais oh, là, là. Là, là. oh maman J'adore tout ça Mon geek claude au standard Comment ça va Ça va et l'équipe et Je suis en pleine forme Et j'adore Big Freddy euh, Les deux là j'adore Ah lequel tu préfères eh ben, La dernière là Ça ira bien demain là, là, là. Okay. Je suis comme Ok je suis très content <rire> On a plein de messages Sur tous les réseaux sociaux Je vais vous en lire quelques-uns Donc on est deuxième C'était France Merci Donc ouais. suivez-nous sur Twitter Sur Instagram Sur Facebook Il y a réaction Qu'est-ce qu'il y a d'autre De Dada Bon, okay. Salut Coé, je t'écoute tous les soirs Merci aussi, je fais partie des gilets jaunes Ton discours hier soir est cohérent Et je te comprends et je suis tout à fait d'accord avec toi C'est pas parce que tu n'aimais pas un gilet jaune Que tu ne vas pas dans la rue, tu ne comprends pas notre détresse Et que tu ne nous soutiens pas, continue Ce que tu es, tu es le meilleur, merci beaucoup, c'est gentil C'est gentil, gentil, merci beaucoup euh, Hugo, alors il n'y a pas que des messages gentils Salut Coé, j'ai du mal à comprendre ta phrase D'hier soir Ouvrez les guillemets, je ne fais pas partie des gens Qui pour 3 centimes sur le litre d'essence Galère en fin de mois S'il n'y avait pas que l'essence Bien sûr tout le monde s'en sortirait Tout augmente Pas seulement l'essence Je pense que c'est à cause de ça Que les gens ne comprennent pas le mouvement euh, Parce que vous croyez Que c'est uniquement pour l'essence Mais pas du tout L'essence équivaut à 1% du problème Bonne journée Mais on le M sait bien Mais oui, on sait oui. moi j'adore les auditeurs Qui disent vous croyez Vous dites que Je dis rien moi <rire> Mais en plus, tu parlais, en plus tu parlais pour toi J'ai l'impression ouais, ouais. Je vais être honnête avec vous Que plus je parle dans le bon sens du truc plus je tombe sur des abrutis finis qui n'écoutent qu'à une oreille ou qui sont enfoncés le gilet jaune dans les tympans ah ouais, et qui leur montaient trop et qui ne comprennent que la moitié de ce que je dis c'est assez insupportable ça donc rien. où il y a des gens qui ne comprennent pas ou je ne suis pas assez clair quand non, je dis les ça. choses ils n'écoutent pas c'est tout je Mais... sais pas. Ouais, hier j'ai laissé un message sur eux. je vais quand même vous lire un message que j'ai laissé hier parce que le soir je réponds à vos messages et message c'est celui un. qui nous a montré oui j'étais un peu désagréable ouais. ah, c'est pas celui que t'as mis en story avec non celui où il a dit ta grand-mère là Oui. oui Je n'ai ah, dit pas du tout elle était ouvrière <rire> Rien, Rien à voir j'ai mis cordialement <rire> ah, Tu as été poli Bah oui, je t'ai poli, évidemment Non, non je voudrais juste vous lire le petit message qu'on m'a mis, euh, mais que je ne retrouve pas. Euh, ah, c'était sur les gilets jauniers, mais je ne le retrouve pas. voilà Bon, je l'ai pas, tant pis. Tu le Là, c'est la, la musique d'attente pendant que je cherche. Mais... Non, en plus, j'aime bien. C'est beaucoup, j'aime bien en plus, ça me fait, ça me détend. Bienvenue sur Énergie. <rire> Coït, oh, je pas, je vous êtes en train de chercher son message. quittez pas. pas. Vous oh, je prendrai votre message. Ça me dit avec <rire> vous. Savez-vous que vous pouvez retrouver l'émission sur en podcast. discussion de 23h ah, 23 hier. retrouver. c'est bon. Discussion <rire> de 23h hier. Et à prendre <rire> en conclue, Géjon vous laissera demain, hein, vous, oui, oui. vous oui. pourrez venir en parler. Demain. Alors, c'est pas le tout de gueuler en disant que personne vous donne la parole. Quand on vous la donne, venez la prendre aussi. D'accord, non mais je vous le dis parce que demain vous avez euh, porte ouverte pour vous dire ce que vous ce week-end vous le faites, si vous abandonnez, mmh. si vous n'avez plus envie de le faire, si au contraire vous serez encore plus nombreux, ouais. etc Demain donc laissez-nous des messages sur nos réseaux sociaux, sur mon Facebook, courrier officiel. Ah ouais, parce que sinon ça gueule tout le temps, tu donnes la mot à la parole et ça parle pas. Salut quoi. Alors je vais viens le message de Marine. J'écoute ton émission tous les jours en rentrant du travail. Par contre, quelque chose qui me chagrine quasi tous les jours, vous vous foutez ouvertement de la gueule des gilets jaunes. Ah, ah, mais ça j'ai ouais. une chose les gilets jaunes se battent également pour vous, vous êtes impactés. Alors bon, hier j'ai craqué, mais... ah, je vous cache pas, il est Il était, il était tard -ce que je lui dis mais tu comprends que dalle en fait c'est triste de tu peux comprendre je suis le seul à avoir ouvert mon antenne pour les gilets jaunes d'ailleurs vendredi encore nous invitons à venir en parler librement triste de voir que tu ne comprends rien ma pauvre marine et elle a... Répondu elle, a répondu. elle m'a répondu bonjour excusez-moi pour rire, tu as bien raison. Au moins tu as fait parler des gilets jaunes. Voilà, encore bravo, c'est pas tout le monde qui l'a fait. Mais oui. ah, voilà, mais c'est parler sans savoir. Mais je peux pas parler à tous les gens à pareil quand même. Bah, tu devrais si. Enfin, je vous <rire> fais des bisous à tous surtout Ca. Merci pour tous vos messages, je vais en lire quelques autres. Il y a quelqu'un qui nous a ressorti Bonmico une une photo quand on dit que toi et moi c'est une histoire d'amitié la photo ah, la photo oh là là. de je oh ne sais même vache. pas en quelle année on est oh 96 96 ça ouais, ouais. je ne veux même pas et savoir c'est l'anniversaire du notre radio sourcils, pardon c'est quoi ces sourcils ah ce qui à quoi c'est pas ces <rire> sourcils c'est <rire> ah, un sourcil à l'époque voilà maintenant, maintenant il est lag maintenant il a il, maintenant il a les moyens il a un jardinier qui vient une fois par mois et qui fait le milieu ah, là je fais attention tu es beaucoup mieux maintenant mon petit bonhomme mais toi aussi quoi de quand je lis vos messages de Karina qui me dit viens de voir le hashtag Coé, tu es revenu sur énergie what the fuck What the fuck On est le combien on, ah est le on est le 29 8. Et on est là depuis le Le 29, 29. Ah 27. Ah non, 27 27 août, août. C'est bien, c'est bien Écoutez, c'est bien Ça fait trois mois et eh bien oui. Karina, oui, depuis trois mois Voilà, je, je te le dis Message de Laetitia Elle est où, Laura Il n'y <rire> Ça... a plus piètre <rire> <rire> Message de Laetitia Salut l'équipe Pour le conseil d'enfants que vous disiez hier Je dirais La bombe lacrymo de ta soeur C'est pas un déodorant Mon dieu Oh merde Le haters du jour, il en faut bien, un message de Steven qui dit Coé qui critique les livreurs Hubert car ça arrive jamais à l'heure quand il pleut. Ben bouge ton gros cul, t'es pas content en fait. Oui, mais si je oui, bougeais mon gros cul, il y aurait plus de livreurs. C'est ça Et oui, c'est ça le voilà. principe de euh, voilà, si tout le monde réfléchit espèce d'abruti, si tout le monde va chercher sa nourriture lui-même, il a plus de livreurs. Voilà, voilà réfléchis juste à ça. Ça c'est le vertu. C'est tout pour moi. Oh après. Reste là dans un instant il y aura pas y aura plein d'autres messages. Merci d'être là. Amoc, je suis amoureux, je suis jaloux. Je suis jaloux. Je suis jaloux, je suis jaloux. ça Oui. On aura l'appel promo jaloux. dans un instant. Merci d'être avec nous tous les soirs. Et Big Floyoli tout à l'heure. Je sais pas à quoi, tu t'attendais Avec moi, il y a pas d'histoire, c'est juste un ami. Ah, quest tu veux faire à Valley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 Combien de femmes mais j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme je te dis que j'ai fait du sale je ne sais combien de femmes mais j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme ma chérie tu es jolie avec encore un joli les hommes sont sans pitié interdit de les approcher avec le temps tu en mieux que ça baloter ils m'en pas, pas de me méfier homme femme il si je t'ai vu je suis jaloux Je suis jaloux si je je suis jaloux évidemment je suis jaloux mon bébé tu de quelqu'un qui brise sur ta main que tu m'as mon bébé tu es le mien de quelqu'un qui si brille sur ta main veut dire que tu m'appartients puis j toujours pas à quoi tu t'attendais les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis je sais toujours pas à quoi tu t'attendais All moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit soit pas naarrive non méfis-toi de tout de tout et de tout le monde en commençant s'ex opposé si je te dis méfis-toi de tout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 encore papi les hommes sont embêtés interdit de les approcher avec le dentu en belly mieux que ça baloter ils m'en veux pas de me méfier am famille pas si je t'ai vu je suis jaloux quand j'aime je suis jaloux si je t'aime je suis jaloux give je suis jaloux et, ah. baby tu l'y tu l'as qui brise sur ta main Quelqu'un qui sur ta main veut dire que tu m'as parti hier yeah. j'ai je suis jaune ou si j'ai confiance en toi C'est Coé sur Énergie. Oui, on est là Allez, Big Flo et Oli nos invités. Tout à l'heure, c'est l'événement. Hashtag Big Flo et Oli chez Coé sur Énergie, évidemment. Et deuxième, Tendance France. Soprano, la semaine prochaine sera là. Il y aura Kylvé qui sera de retour lundi. Claudio capéo viendra nous voir mardi. Et on a plein de copains qui viendront nous voir dans les semaines qui viennent, des humoristes qui vont venir nous faire un petit coucou et tout, je vous expliquerai tout ça. On aura Malik Bendala qui va venir nous faire un bisou, on aura pas mal de surprises. Juste moi je voulais vous dire, il euh, oh, y a une nouvelle tendance, vous avez vu le, le sac à dos de challenge oui. Je sais pas si ça a déjà marché, ça y est ça commence Alors le sac à dos de challenge, ah. amène le micro mademoiselle, va nous expliquer ce que c'est. C'est tout con, évidemment ah, vous allez vite comprendre que ça ne se fait que dans les cours d'école. C'est quoi le but euh, En fait il y a le sac qui est, bah, qui est par terre et... Ouais. Le... Et avec le pied, on le lance et il doit il doit arriver sur nos, sur nos épaules. Quoi. Vous l'avez compris Vous prenez hein le pied le truc comme ça, vous se le lancez toucher. avec le pied comme ça, il doit se tourner, c'est ça En ouais, l'air. Ouais. Et en tourner, tête, hop, et tu dois le récupérer. C'est pas possible. Comment C'est pas possible. Ah, alors, c'est possible. Je vous cache pas qu'on va le tenter pendant la pub. Ok. J'ai envie de le tenter tout à l'heure avec Big Floyoli. Ouais, pourquoi pas Et je vous demanderai quand vous le faites dans les cours d'école de bien vider votre sac. Ça serait dommage de finir avec l'équerre ou le compas dans l'œil <rire> ou de se faire démonter la gueule par le programme d'histoire géo sûr. et d'avoir ouais. la carte de France de graver ici. À tout de suite, bouchez pas enlever de retour. Et rappelle-moi tout de suite. What's your radio preferred? Ici. c'est Boulanger. Le match commence dans moins d'une minute, j'ai trop hâte. Ah oh ouais, moi aussi. Vas-y, allume-leur Ça va, on a le temps. L'ultraportable Acer Swift 3 SF314 quelques secondes. Commandez-le en ligne, il est prêt en 1 heure en magasin. Boulanger, si bien ensemble. L'Acer Swift 3 SF314 pouces avec processeur Intel Core 5 est à 199 € chez Boulanger. 36 centimes déco Conditions en magasin et sur boulanger.com.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 au label rouge. Avec le concours de l'Union Européenne. Pour votre santé, bougez plus. Téléchargez l'appli énergie gratuite. Oh sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Bon, ben c'est ma femme qui m'avais dit euh, chez Opel, ils apprennent ce qui roule 4000 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Bon, je lui ai dit, tu as mal compris, elle m'a dit si. J'ai dit non. J'ai dit 4000 euros contre un truc qui roule. C'est pas possible. Elle m'a dit si. J'ai dit non. Du coup, l'offre... Euh,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 C'est pourtant vrai. Pendant les German Days, journée allemande jusqu'au 30 novembre, Opel vous reprend tout ce qui roule 4000 euros minimum pour l'achat d'une Corse à 9 en stock. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur Opel.fr. La bonne idée Butte, c'est un canapé qui peut accueillir plein de lutins à moitié prix. Oh, non, non je, je, non, non c'est le canapé qui a moitié prix, ok Le Sweet Noël continue chez but En ce moment, moins 50% sur le canapé d'angle convertible Laredo qui passe de 1599 à 799 euros. Oui, 799 euros. suite Noël, doux Noël. Quantité limitée à 1439 pièces.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 Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018, voir conditions sur Ford.fr. Intermarché vous propose d'écouter quelque chose d'important. Ça fait des années qu'on vous dit que nous sommes tous unis contre la vie chère. Alors quand le prix d'un produit du quotidien s'envole, nous répondons présent. C'est pour ça que tous les vendredis et samedis jusqu'à la fin de l'année, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Or E85, modalités et magasin participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir économisons là chérie on va chez ikea s un sapin de noël euh, tu veux le mettre où parce qu'on en a déjà un dans le salon un dans la chambre un dans la cuisine et la salle de bain ah bah oui en plus il ira super bien avec le miroir qu'on va pouvoir souffrir c'est sûr une offre pareille ça donne des idées en ce moment chez ikea pour tout achat d'un sapin normal à 24 euros recevez un bon achat de 20 euros de quoi vous faire plaisir pour les fêtes ikea dans la limite et stocks disponible voir conditions sur ikea .fr. alors projecteur foul led caméra de recul par casiste 50 garanties sauvage maintenir dans mode tout ça. Mais tout est déjà dans la Seat Arona Urban à 159 euros par mois. Ah bah là je vais voir ce que je peux faire. Jusqu'au 28 décembre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme SUV Seat Urban. Offre particulier pour toute commande d'une Arona Urban 95 chevaux avant le 28 décembre. Location longue durée 37 mois, 30 km maximum. Premier loyer de 2000 000 euros, puis 36 loyers de 159 euros sous les apps d'acceptation du dossier par Volkswagen Bank. Garantie constructeur jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. Conditions sur Seat.fr Et publicité vous savez les fameuses arnaques du bon coin vous savez les gens qui essaient de, de vendre quelque chose dans le bon coin ouais. mais c'est c'est trop cher pour être du truc ouais, d'envolé donc on essaiera de mener l'enquête tout à l'heure nous nous occuperons vous savez que les végans sont de plus en plus violents dans certaines villes notamment contre les boucheries et en tout cas, plus en plus en plus revendicatif oui. Et ils veulent changer dans une ville la rue de la saucisse J'ai vu ça Les véganes disent oh, écoutez, Que ce, cela commence à bien vrai. faire de volons Alors que bon, bon. Mais pourquoi je ne touche après, la rue de la saucisse non, Je peux, comprendre. Je <rire> peux pourquoi... comprendre Quand tu es végane, tu ne veux pas euh, euh, Voir ou entendre tout ce qui pourrait euh, Être une transformation ouais. de la charcuterie Ou ce qui peut faire mal à un animal Je peux le comprendre, mais après On n'oblige pas les véganes à habiter rue de la saucisse C'est ça, ça dire... que je veux ça dire C'est-à-dire que les alcooliques anonymes, ils veulent plus la rue de la soif Bah, bah c'est c'est pareil en, quoi. En même, oui, bah, <rire> il, il pourrait. Il pourrait, il pourrait. Mais, il pourrait. mais non, mais il pourrait donc tout à l'heure nous mènerons l'enquête c'est chiant est-ce que moi je vais interdire une rue des légumes non on va falloir <rire> arrêter d'ailleurs tu devrais y aller plus souvent parmi l'expression bon en attendant nous verrons ça tout à l'heure moi je veux que tout le monde vive en paix mais voilà. oui que les véganes ne mangent pas de viande que, que les bouchers alors je sais que ça peut faire mal aux véganes mais voilà il y a toujours des gens qui mangent de la viande et que malheureusement euh, oui. moi j'en mange plus moi de viande. Comme ça j'ai réglé le problème. Mais je veux a pas, pas j'en mange plus voilà. Je... Ou alors que d'animaux qui ont décidé eux-mêmes d'en finir, qui vont oui, des qui dons. se suicident. Ouais, non, suicident. qui font des dons. Ah, tu vois, genre un poulet très cool qui se dit j'ai deux pattes, est-ce que je peux pas en donner une Un nugget, ah, tu vois voilà, mais, non, mais, ah. voilà. mais si, bien sûr, c'est possible. Non, non, non. Tu sais, il y a des poulets, des fois ils sont ah, là, ils ouais. disent bon, je commence à m'embêter, je suis là depuis trois semaines, il se passe rien dans le poulailler, ah putain, donne une patte. Voilà, les bénévoles. C'est pour mais moi les beaux, c'est les bénévoles des poulets le ça. Et et je vérifie, je veux un mot signé du poulet avec sa patte, disant j'ai cédé ma patte. Et sinon je mange Si lui a de force je, je, je n'ai pas envie il y a plein de messages qui sont arrivés avant qu'on fasse l'appel promo euh, il y a Questa qui nous a laissé un, ou Samantha je ne sais pas il y a deux noms il dit j'ai assisté pour la première fois dans le public hier à l'émission de radio de Coé c'est une vraie crème ce gars purée hashtag private joke ah purée ah, purée. ah, purée. ah ouais il y a hier quelqu'un une auditrice, auditrice m'appelait Purée vrai, bah Donc, oui bon. 7h20h c'est Purée sur énergie alors euh, quand tu follow Coé sur Insta dit Nicolas as tous ces jumeaux qui te suivent ah oui fait, quand ouais. vous me suivez sur Insta vous verrez il y a tout un tas de, de faux profils que l'on essaie de nettoyer à chaque fois vous embêtez pas laissez les vivre Ne les suivez pas, euh, ils vous ils vous arnaquent Mais on essaie de faire ce qu'on peut Mais malheureusement on peut pas faire grand chose pour l'instant C'est un stade de le faire De Catherine qui dit un petit mot pour vous dire que depuis quelques semaines J'écoute votre émission de 17h à 20h Ça me met un peu de joie dans ma vie Vous écoutez, me fait oublier un moment ma tristesse Bonne journée, bah, bisous ma petite Catherine Bisous oh, Catherine ouais, bisous. En bah, Viens nous voir un de ces cas, tu es la bienvenue dans cette émission Nicolas, on, que l'on appellera le mec le plus à l'ouest de la sélection Qui nous dit bah On vous entend plus du tout à la radio <rire> <rire> Non pas du tout ouais. mais... Bah alors, énorme <rire> voilà. Et euh, Romu qui dit salut Kwis, je vous écoute tous les soirs, vous êtes géniaux franchement, changez changerai rien. Et je voudrais te demander où en était la station Energy Art Style si c'est toujours d'actualité. Art c'est quoi ça C'est quoi Ça doit être une web radio non Mais ouais, oui, mais qui existe vraiment bah, je pense. Bah, sûrement, oui. Il y a une web radio qui s'appelle Energy Art Style Bah on va vérifier. Mais non, mais c'est vrai bah, je pense. <rire> si si parce qu'il ouais, y a si pas si de radio, ça NRG, ont, vrai, y a de Web radio énergie ils c'est vrai qu'ils ont beaucoup de radios 8700 ils parlent. <rire> <rire> il, il en est une toutes les heures. <rire> c'est son... l'esprit fertile de notre ça... patron, Il oh, j'ai plus de stylo, ça... je vais faire Web radio énergie stylo. <rire> <rire> j'ai plus de bleu, mais énergie stylo bleu. <rire> On oh, mais j'ai pas la même programmation. <rire> Énergivic. Il <rire> y a quoi Il y quoi Ça existe vraiment la chanson qui passe en ce moment, c'est ce prophète. Alors je peux vous la faire, ça fait Arrête. <rire> voilà la... ah Ça va la mettre Ne la ratez pas surtout T'as pété la membrane Bon que je... en attendant <rire> Est-ce qu'il y a la nôtre aussi il, il y a la Coé Il y avait la web radio Coé Oui oui il y a Elle oui. est toujours Toujours Tu veux que je la mette Non non ça ira merci oui. Ouais vas-y fais écouter juste deux secondes Allez on y va juste deux secondes pour voir Le haut-parleur il est en option avec ton ordi <rire> ou c'est pour savoir Tu sais que tu peux pas faire une soirée avec ton ordi hein. Voilà Ça c'est Artstyle ça, Ar ça a l'air très bien, bien. L'appel promo, vous savez que nous sommes de retour depuis fin août sur Énergie. C'est important de le dire et c'est important de le rappeler à tout le monde. Nous appelons des magasins à travers la France qui ont des micros pour qu'ils puissent faire la promo de notre émission. Il y a un truc qui sonne depuis tout à l'heure en France. C'est le réveil pour... de Bordas. C'est quoi c'est quoi C'était pour te rappeler qu'il fallait faire le... Faut lancer le hashtag, hashtag avec BigFloé. Oui. Ok, tu peux couper s'il te plaît <rire> Merci okay, beaucoup. Pardon, Attention, allô oui. Bonjour, c'est la Halle de Asbrook Oui. Bonjour la Halle, je m'appelle Koei, nous sommes sur Énergie. Comment allez-vous Ça va Vous êtes en forme Oui. Quel est votre petit prénom Delphine. Bonsoir Delphine. Alors Delphine, je vous explique, on est en public, on est sur Énergie. Oui. Voilà, c'est le moment de vous faire belle, hein, vous passez à la radio. <rire> Delphine, j'ai besoin de j'ai besoin de, de promo. On vient de revenir il y a à peine trois mois. L'émission va très bien. Les auditeurs oui. sont de plus en plus nombreux pour l'instant, on est ravi Mais quand même, petit à petit, vous savez, c'est à force d'y aller que les gens sauront qu'on est de retour. Donc j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez un micro à côté de vous Oui. Oui. Micro qui diffuse dans tout le magasin Oui, qui diffuse dans tout le magasin. Est-ce qu'on peut vérifier déjà Est-ce que vous pouvez me faire déjà un petit essai micro pour voir Oui, je vais vous mettre le haut-parleur et puis je vais faire un essai. Juste pour voir. Essai micro, essai micro. 1, 2, 1, 2. Ça, c'est brillant hein, au niveau des textes. Hein. Je sais pas qui a écrit ça, mais... Alors, 1, 2, 1, 2. OK, c'est <rire> bien. Alors, voici le texte. Si vous pouviez m'aider donc pour dire qu'on est de retour sur énergie, je vous donne le texte allez-y ah, vous êtes super alors donc chers clientes chers clientes je sais pas comment s'appelle les gens de chez vous les halleuses les halleurs oh les non c'est halle. tout, tout simplement d'accord non parce qu'il y a des communautés maintenant les... Oui. les fans des halle ah, je sais pas les halle à la, la... les halleistes Halli... <rire> oui les halle <rire> à les... <rire> ah, la, ah, la, la je sais pas le quoi les halle à ou... la bon, Halli... chères clientes <rire> chères clientes <rire> <Al -Zouz. rire> chères clientes client. de 17h à 20h écoutez Koe sur énergie je vous laisse écrire Ouais, c'est bon. Ah déjà, d'accord, pardon. C'est mieux qu'une paire de ballerines partant de pluie. <rire> non, je vais pas noter ça. Si, si, ah, si, on, si, on, si, on avait pire à la base. En même temps, chère madame, une paire de ballerines partant de pluie. Ah, déjà, temps, aucune, déjà ba... ouais. aucune bonne conseillère de clientèle peut conseiller ça à sa cliente. On a mieux qu'une paire de ballerines partant de pluie. Vous avez des ballerines à la halle Oui. Je télé <rire> non non, la valerine, j'ai jamais compris ce concept hein. Ça vous fait les fesses, ça les vous fait le aussi, Oui, mais ça vous fait le pied plat, ça n'a aucune truc, c'est moche. Fait, ça fait un pied tout boudiné, on dirait une chaussette qu'on n'a pas mis de chaussures. une oui, pantoufle. Ah ouais, ça, c'est chaud la vadrie. On y va, vous répétez comme ça pour nous pour voir D'accord. Alors, cher client, bonsoir. Et non, non, attends, chère cliente, cher client, les femmes d'abord chers cliente, chers clients voilà. bonsoir, Quoi écoutez Coé de 17h à 20h sur Énergie, on a mieux qu'une paire de ballerines partant de pluie. C'est mieux, c'est mieux, mieux, mieux. qu'une paire de ballerines partant oui. de, de, de, par de... Par... Par de pluie. C'est mieux qu'une paire de ballerines partant bon de pluie. Sinon ça fait ballerines. On y va <rire> Allez on Allez. vous écoute, attention on vous écoute, on est prêt à vous applaudir. Chers clientes, chers clients, bonsoir. Nous écoutez Koé de 17h à 20h sur Énergie. C'est mieux que c'est mieux qu'une perte de ballerines partant depuis toute l'équipe de LAL vous souhaite une bonne soirée. C'est très bien ça. On s'amuse un petit peu ici. On peut tirer comme ça c'est enfin, Oui mais c'est la pluie Elle a mis un petit coup de frein C'est parti sur le côté oh, ouais. bon Elle a fait un peu d'aqua Mais ça arrive c'est <rire> le stress elle, dit, elle parle de son micro à d'un seul coup à un million d'auditeurs C'est normal Un million six Je te fais un énorme bisou Est-ce que tu as un petit message à passer à quelqu'un euh, Oui à toute ma famille Que j'embrasse fort Et puis euh, bah, mes collègues de travail Qui sont à côté de moi <rire> Et tous mes amis et bah, On embrasse tout le monde à Asbro Gros bisous Je vous demande pas le temps qu'il fait Oh Jésus, quoi Kobe, pas de dinguerie, là, on on en parle pas dans le Nord, c'est c'est pas. Donc bah oui, bah, ouais, bah, ouais, bah. ouais ouais ouais. Ah, Alors, sujet tabou, chez nous là, mettez haut. On pas dit, pas il fait, on oh, parle d'autre chose, parle d'autre chose. Rick <rire> Floyoli, ils seront nos invités dans une demi-heure maintenant. It's uh, not in yeah. and take my baseball. Something viral je voudrais que je voudrais quand même dire un petit message j'ai donc réussi à faire pendant la pub il y a un quart d'heure ah oui c'est un vrai. Ex, ah ouais, ouais. un exploit que vous avez passé sous silence oui vous monde des médias pas du tout vous avez <rire> On est jaloux Vous est pas avez quoi. passé sous silence Une performance Que j'ai réussi dans ce studio Vous avez ouais. tous manqué de moi Quand j'ai parlé Du sac à dos de challenge ouais. Je l'ai réussi Les images Elles sont sur mon install Elles sont sur Twitter ouais. Bravo Et on reprend l'antenne Comme si t'as rien été euh... Non mais on laissait Te dire ton exploit Mais voilà. c'est Mais <rire> c'est quoi Ça c'est comme le bilboquet Je pense que tu réussis à le faire une fois, pour plus ah jamais ouais. le refaire. Ah ouais. Ouais. Là, les images que vous verrez sur mon Insta, gardez-les en mémoire, je ne réussirai jamais. Mais rien. tu vas devoir <rire> le refaire ouais. Non, non, non. non. Ah non si. je vais leur montrer ah non, non. comment on fait. Non, non mais là, mais le sac n'était pas, pas droit à la fin, faut que tu le fasses. Ouais. Non, non, oui. non, non, non, non, je vais leur montrer. Non, il mal mis sur ton dos, je suis désolé, ah on valide pas. Comment c'est mal mis dans mon dos Non, il était perpendiculaire à toi, le sac. Ah, d'accord, donc on ne valorise pas, mais on critique. Exactement. Merci BFM. Merci beaucoup. Donc en tout cas, euh, voilà, j'ai réussi moi je suis très fier. Allez faire un tour sur mon sur mon Instagram Koey officiel. Suivez-nous pour voir la story si vous êtes fan de Big Floyo. Suivez-moi aussi, vous verrez toutes les coulisses tout à l'heure que l'on fera ensemble. C'est simple, vous allez sur Instagram, il y a Koey officiel. Le vrai c'est celui qui a la petite pastille bleue, tous les oui. autres ce sont des mythos. Et vous me suivez pareil sur Twitter, vous êtes très nombreux à être là sur Facebook, vous êtes 2 millions 900. Combien 2 millions 2900000. On va bientôt passer les 3 millions sur Facebook. C'est très très bien. Quelle est la question du jour Mon petit mon petit Kiky Claude Mon hijo, elle va de la poser toute seule, tu vois. Ah, c'est Mélanie que je prends oui, Ça va Mélanie. Mélanie. Voilà. <rire> Merci, bonsoir madame. Alors, euh, où, où Mélanie, Mélanie fait super bien le bruit du téléphone qui raccroche ou elle n'a plus de réseau. C'était Mélanie. Mélanie Vous Oui, Allô on a un jeu aussi tout là pour gagner 1000 €. D oui, moment de et voilà. un jeu pour la PS4 Pro pour la sortie de Robin des Bois au cinéma. Comment il la gagne ah, euh, oui, 48. On a 8870 4248. On est là Mélanie. On est là, on là, on fais pas ton impatience ah. toi hein. Oh là là. Je pensais que ça captait pas. Et ça y est, toi tu es la star du métier, tu dans une pièce, faut que tout le monde te regarde. On est là, on finissait la discussion. Je n'entends pas. J'attends. Je, je t'écoute Mélanie. Ça va j'attends. <rire> oui, Bonjour. Bonjour. Bonjour. Tu avais une petite question Oui, bonsoir. Euh, moi, je suis tout sur Insta, voilà. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un sweat, un petit t-shirt avec euh, un petit kiss. Quoi Un petit quoi Ah, le t-shirt un... que tu portes. Ah, le kiss ça, oui, vous mal, oui. Oh, oui. Bonsoir, oui, vous, vous oui, m'entendez Oui, bonsoir. Oui, vous écoutez, mesdames Bonsoir. Euh, bonsoir. Bah, alors, c'est pour qui ce kiss Kiss. Et pour qui Tu C'est pour qui ce kiss Allez, le, le bisou, bisou c'est pour, pour qui Mais je sais pas, j'ai pris mon t-shirt dans mon armoire <rire> ce matin, je sais pas, je pas fait toi Kiki, je, je visais suis le jour il y aura une vache de dessinée je vis personne non plus, je sais pas. Ah, là, c'est un kiss, c'est pour qui Bah, j'ai sais pas, Ah, c'était pas Pour toi Si si si C'est pour toi Mélanie. Bien sûr. C'est pour toi C'était la réponse que j'attendais de base. Et voilà. On veut du être là. Mélanie, ce qui oh s'il était pour je, toi. Je suis trop touchée. Oh <rire> c'est tellement naturel. naturel c'est pas du tout naturel. <rire> bah, écoute, ça me fait plaisir. C'est spontané en plus, c'est cool. Mélanie Oui. Kiss. Oh là là, qu'est-ce que de moi Je vais continuer à regarder. Euh, qui c'est Alors, regarde quoi, Il y a plusieurs personnes dans ta tête <rire> ou genre, ouais, ouais. Ils sont 4 je d'accord OK. Split. <rire> je te fais un gros bisou Je t'envoie <rire> fort ma belle à bientôt. <rire> gros, bisous, gros bisous, Merci d'être avec nous tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme. Dans un instant, il y aura 1000 € à gagner. Il y aura quoi d'autre de stuff La PS4 Pro. Oui, c'est la PS4, et PS4 et qui, qui, qui sera nos invités. Dans un instant, nous attaquerons la rue de la saucisse qui va bientôt changer. Non. On attaque la rue de la saucisse non. Et Les gars, tous à la rue de la saucisse C'est <rire> qui qui prend le tout de suite N'existe pas sans son contraire Qui lui semble facile à trouver Le bonheur n'existe que pour plaire Je le veux Enfin je commence à douter D'en avoir vraiment rêvé Est-ce une envie parfois je me sens Obligée L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué d'être heureux L'esprit n'est plus à la mode C'est pas compliqué Tout, il faudrait tout oublier On pourrait croire Il faudrait tout oublier On joue Mais là j'ai trop joué Ce bonheur Si je le veux, je l'aurai N'existe pas sans son contraire Une jeunesse pleine de sentiments l'amour est inconditionnel je peux ressentir le malaise des gens qui dansent essaie d'oublier que tu es seul vieux souvenir comme la DSL et si tout le monde t'a délaissé ça s'est passé après les sols. Tout, il auraient tout oublier Pour pourrait croire il faudrait tout oublier tout oublier bonjour mais là j'ai toujours eu ce bonheur Si je le veux je Et le veux Le veux n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être si on soit juste heureux. Si tu voulais tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie que tu as perdu tout ce que tu avais. Ce somme soit juste heureux si tu voulais tu le serais. Tout, j'aurais tout oublié. A pourrais croire. Il faudrait tout oublier. Toujours, mais là j'ai toujours eu j'ai bonheur. si je le veux je le plus à moi c'est pas compliqué d'être le plus à c'est pas compliqué que le plus à c'est pas compliqué d ça soit juste heureux si tu voulais tu le serais. Cool. Big Flo et Olin seront nos invités dans quelques minutes vous allez suivre tout ça sur Facebook Live on va se faire un petit Facebook Live tous ensemble comme ça vous verrez toutes les images merci à tous ceux qui nous écoutent avec l'appli Énergie partout en France qui nous écoute en voiture soyez très prudents Tous ceux qui nous écoutent et qui vont peut-être partir ce week-end en se disant mais que va-t-il se passer demain Est-ce que les gilets jaunes continuent ou ne continuent pas Je rappelle que demain on fait 15 minutes pour les gilets jaunes dans l'émission. Ouais. Ça veut dire que euh, monsieur, on a on a du monde Guy Claude, qui Claude qui veut en parler Ah oui, déjà on ah a plein oui. de messages. D'accord. Donc en gros, ça m'arrange que tu me dis, parce que es... il <rire> y 100 personnes. Non. Personne, non, non mais ton, euh... ton non, non, non. Facebook est envahi, envahi de messages pour les gilets jaunes. Demain ce que je veux c'est qu'on qu ait euh, je voulais inviter s'il y en a qui veulent venir en vrai. Oui. Venez pas à 2000 parce que vous allez tuer les gens de la sécu. Mais deux personnes, deux trois personnes qui veulent venir parler euh par téléphone, mais il faut de tout aussi. Il oui. ne faut pas aller que dans un sens. C'est le meilleur moyen de la démocratie, c'est ah. aussi de ceux qui sont pour, ceux qui Ils en ont marre, pour. ceux qui l'ont fait, qu'ils le feront plus, ceux qui vont renforcer euh, euh, samedi ou ceux qui décident d'abandonner. Voilà, il faut, faut qu'on ait un petit peu tout le monde. Ce sera demain dans l'émission après 18h. Justement, on va offrir en 30 secondes une PS4 Pro. On fait un gros bisou Inès qui habite à Chalon-sur-Saône. Ça va Inès bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Ça y est, hein. le téléphone qui merdouille encore. Ça va, tu, enfant, tu as des enfants Oui, j'ai un enfant, oui. Comment il s'appelle Il s'appelle Antoine Quel âge il a mais Il a 5 ans Et la PS4 c'est pour lui si tu gagnes Non c'est pour mon mari <rire> C'est pour mon deuxième oui, enfant parce il, ouais. veut me faire un, il veut me faire un autre enfant alors comme je veux pas je vais lui donner une PS4 <rire> Comme ça, ouf, ça. Je serai... ça va Il va me lâcher Je pourrais regarder la, de, je pourrais regarder la de série sur TF1 je sûr, quoi. Vois, Comment ça s'appelle la série avec le docteur là Good Doctor Jamais vu mais ça a l'air bien Bon attention, en 30 <rire> secondes Puisque nous avons les gilets jaunes qui vont défiler samedi 1er décembre En 30 mm -hmm. secondes je vais te donner des noms Il faut que tu me dises la couleur derrière D'accord En gros, si par exemple je te dis gilet Jaune Ah voilà, compris Il faut que tu m'en dises en 30 secondes au moins 10 bonnes réponses popo, popo. Oh, j'ai la prise du On joue quand même pour une <rire> PS4 hein. Pro Tu es prête ouais. Non C'est pour la sortie de Robin Desbois C'est ça Il faut que j'aille le voir ce film Il, ai sorti. Il est sorti hier Top, c'est parti Les gilets Jaune Voilà, le géant Vert C'est la mère rouge Non oh, C'est la mère noir C'est un film de Luc Besson le grand La mère merbe merbe mer grand le grand le grand bleu Le, le bleu. grand blond avec une chaussure euh, noir La panthère euh, rose Les Schtroumpf bleu Une colère rouge Quand on est gêné on est on n'est pas bien on est pas <rire> On est pas bien On est gêné on est ah ah, quand vous... on est gêné quand quelqu'un dit oh je te trouve que tu es jolie les, les filles elles, elles deviennent toutes Ah, rouge Ben oui, oui, à combien je suis là Ah, ça sent pas bon, là. J'ai compté 8. 8. Oh là là là, là, oh là, là Ouais, mais oh 8, ouais. avec la TVA, on monte à 10. Ouais. C'est bon. Ouais, tu ah, rajoutes euh, tes taxes. Je viens d'avoir euh, notre Premier ministre qui nous a appelé. Il m'a dit avec les taxes, c'est vrai que ça fait 10. Voilà. Tu as raison. C'est vrai. c'est Non, c'était 8 hors taxes, la bonne réponse. C'est vrai, je, Merci, Edouard Philippe, de m'avoir appelé. Il m'a dit, ça fait même 11. Voilà. Merci, Calère. Il, il vient de les augmenter. Ma chérie, je t'offre pour toi, ton chéri, la PS4. voilà wow. Eh ben Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort Attention nous avons un message d'Edouard Philippe qui voulait dire Le président l'a dit, on a fixé un cap Et, euh, et, et on va tenir ce cap Voilà, eh c'est ça, eh c'était ça Je te fais un gros bisou, à bientôt Inès Je te embrasse gros gros Bisous, bisous à toi, dans un instant nous allons tenter De en savoir plus sur la transformation De la rue de la saucisse En rue vegan, est-ce qu'on peut l'appeler La rue du chou-fleur, la rue du brocoli Restez avec nous et juste après Mick Foyoli Elle a gagné la somme folle de 50 000 euros en écoutant Énergie. Karine, Énergie, oui. Énergie t'offre 50 000 euros. Cash pour toi, ma petite Karine. 50... Oh 50 000 euros 50 000 ma chérie Attention, la playlist suprême est de retour dans quelques jours sur Énergie. Avec encore une fois... 50 000 euros à gagner Kiabi, le bonheur vous bat si bien. Et le bonheur, c'est déjà de s'offrir les plus belles idées cadeaux. Préparez Noël chez Kiabi. Découvrez les plus belles idées cadeaux pour toute la famille et à prix tout doux. Comme le t-shirt à message hyper tendance à 5 euros au lieu de 10. 5 euros, cadeau non Les cadeaux par Kiabi, du 28 novembre au 11 décembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien Conditions, magasins et kiabi.com Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année allô patron, vous allez encore déguster C'est Lidl Ah oui, et en ce moment, ils font la boîte de fruits de mer en chocolat à 2,29 les 250 grammes Des fruits de mer en chocolat à 2,29€ avec les petites crevettes Monsieur est connaisseur, hein des chocolats belges aux pralinés de noisettes patron Mais là, j'hésite à vous en prendre une boîte ah non, non, non. Je sais pas, c'est trop bon. Mais c'est pas bien, c'est même très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur lidl.fr. 9,16 euros le kilo, offre valable jusqu'au mardi 4 décembre. Pour votre santé, limitez les aliments gras salés et sucrés. Pour les fêtes, Jules ne fait vraiment pas les choses à moitié. Encore plus de choix, plus de mode et plus d'idées cadeaux.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 Qui sait qui a pas encore écrit sa lettre au Père Noël Qui sait C'est toi Et le pauvre Père Noël, comment il va faire pour t'apporter des jolis cadeaux Si vous proches ne savent plus quoi inventer pour vous soutirer des idées de cadeaux, ne dites pas Bah, il a qu'à demander des idées au lapin de Pâques, le Père Noël Mais dites plutôt Il ferait bien d'aller faire un tour chez Cultura, le Père Noël Pas de panique pour vos achats de Noël à partir du 14 novembre, toutes les meilleures idées cadeaux sont dans les magasins Cultura et sur Cultura.com. De quoi passer un joyeux Noël Cultura, l'esprit jubile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 Chez King Jouet, ce week-end, profitez de 20% de remise sur Barbie Fisher-Price, une large sélection d'olégons. Et, euh, King Jouet, serait pas un petit peu de neige avec le Père Noël par hasard Ah, euh, tu crois <coughs> Donc, 20% de remise sur des centaines de jouets Bah, faut profiter, non Du 30 novembre au 2 décembre. King, King, King ouvert les dimanches de décembre. Chérie, pour Noël, il reste plus qu'à faire les toasts et trouver le sapin. Je m'occupe des toasts. Bah ça, je m'y attendais. Bon, bah d'accord et voilà, il est réservé notre sapin Pour les toasts, tu t'y mets maintenant hein Il y en a quand même 120 Avec Ikea, simplifiez-vous la vie Réservez votre sapin sur ikea.fr Et venez le récupérer dès le jour même dans votre magasin Et pour l'achat d'un sapin Nordman à 24,99€ Recevez un bon d'achat de 20 20€ Ikea Dans la limite des stocks disponibles, voire conditions sur ikea.fr Téléchargez l'appli énergie gratuite oh Sans abonnement Avec tous les podcasts d'énergie Énergie, Energy, it music only Pas besoin de musique Pas besoin de musique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 Matmut présente La Solidarité. La Solidarité J'ai une entreprise à faire tourner, moi. Ce qu'il me faut, c'est une complémentaire santé pour mes salariés. Mais ils ont tous des besoins différents. Alors, je fais comment Appuyez-vous sur une valeur sûre. À la Matmut, La Solidarité, c'est vous proposer Océane Santé Collective, la mutuelle d'entreprise que chacun de vos salariés peut personnaliser selon ses besoins et ceux de sa famille. Sûr Sûr. Je vais dire que l'idée vient de moi Matmut, ma valeur sûre. Complémentaire aux soins de santé collective assurée par la mutuelle Océane. Coordonnées de l'assureur disponible sur matmut.fr et en agence. Au fait Antoine, c'est bon, j'ai mon rendez-vous. Bah c'était facile en fait. Ah, oh, c'est pas vrai, c'est bien avec Sophie. Non non non. Ah, avec Marie alors. Oh non, non plus. Attends, pas Céline quand même. Mais non, chez Ford Service et j'ai même eu 30 euros de remise. Mais comment tu as fait Obtenir un rendez-vous en ligne n'a jamais été aussi facile chez Ford Service. Pour tous les clients Ford, profitez de 30 euros de remise exceptionnelle sur votre révision en réservant sur ford faire avec le code R30. Oh.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 esta a te llama Sueltate del pelo Y salta de la cama está morrer Y la noche muy larga Así que uno ha quitado Toda la gana Si tú estás Ven Habla portugués Conmigo muy bien Y si no pues tú no ven Esta noche a Hacerme con el parque De noche me flauco Como young girl C'est l'émission en public avec vous tous dedans Venez nous voir tous les jours co à Je répète tous les messages que je vois passer tout le temps Je ne vais pas pouvoir rentrer C'est payant, etc, etc. Non, c'est complètement gratuit, vous êtes les bienvenus Vous faites ce que vous voulez avec nous Il y a même des fois à manger Par exemple, demain avec le public grâce à Waffle, Waffle Factory. Factory Vous allez gagner d'ailleurs, faut le faire le jeu vite, vite On vite, le fera vite. avec BigFlu et Oli voilà. eh Il y a à gagner 1000 euros Et demain, tout le public qui sera avec nous demain aura des gaufres à manger voilà ah mais C'est 1000 euros de gaufres <rire> Oui. <rire> non, non, vous aurez vraiment à manger Big Flo sont arrivés, ils seront avec tout dans 5 minutes Tu comprendras plus tard oui. Tu comprendras plus tard ouais, ouais. Uh -huh. Tu comprendras plus tard Mais on est plus tard Et je comprends uh -huh. Semaine prochaine, Claudio Capéo qui ne Kinvé, vous découvrir le nouveau single Lundi en exclu chez nous C'est pas celui-là, finalement non. Et Soprano quel joueur sur jeudi. jeudi. jeudi la semaine prochaine toutes les stars sont avec nous sur énergie je fais un gros bisou à vous tous qui nous laissez des messages sur euh, les réseaux sociaux qui nous laissez des messages sur euh, sur mon insta officiel sur twitter aussi koey officiel on est numéro 1 peut-être france avec ouais. le hashtag big flowyoli chez Coé sur l'énergie euh, il y en a un qui nous dit bonsoir je vous écoute depuis l'institut de beauté où je suis en stage vous êtes géniaux changez pas gros bisous à vous tous ça s'appelle Eval vous embrasse J'épile beaucoup mieux depuis que je vous écoute Je monte la radio, ça étouffe les cris Salut, c'est quoi ah Non, écoutez, écoutez, arrêtez de crier, monsieur, j'entends plus l'émission Alors, euh, il paraît que les esthéticiennes, quand elles arrachent les poils, elles tapotent pas Oui, c'est vrai Pour la douleur, pourquoi Moi, je me suis jamais fait épiler, évidemment, mais euh, je savais pas que ça... Mais pourquoi sympa, non pas. Parce que, Vous pas, avez passé je... la douleur Je dis que le soir, elle doit ah ouais. être parée à la maison, Bonsoir. elle doit avoir des vieux réflexes, si tu sais. Allons allons allons, allons, allons, allons, arrête, arrête de pleurer. Oui. C'est un truc dans Bénil, c'est une épidation qui est bien <rire> qu la tête. Bénil, là tu, tu, tu ouais, très, très loin, là, tu perds beaucoup de jeunes tu, tu es vieux. Ah ouais, sais, dans un sais. instant, nous découvrirons des extraits de l'album de Big Flo et Oli, si vous ne l'avez pas déjà, mais de toute façon, je sais que si vous êtes très très fan, vous l'avez déjà au moins téléchargé tellement il est bon, mais il est temps que nous parlions maintenant d'un sujet important. Les véganes en France veulent de plus en plus se mobiliser, d'abord pour qu'on mange de moins en moins de viande, mais... Pourquoi Parce que pour moi, je sais pas, les véganes, ah, c'est comme ça euh... Mais excuse-moi, attends, Avec pardon, le attends, oui. je vois Quel rapport Moi-même, je, je, moi je ne mange plus de viande D'où Bob Marley Ben, végane, herbe, herbe, herbe euh, mais, Donc, donc ah, est-ce oui. que tu manges des légumes, tu les fumes Vous n'allez pas bien, les gars <rire> bon, bah, Non, désolé, mais c'est quoi alors, alors. vos raccourcis tu, tu peux, tu peux, <rire> Bob Marley, ça n'a rien à voir Je les voyais comme ça, moi, Bobo, végane Végane, d'accord, Bobo, ok, mais Bobo, végane Donc, Bob Marley Ben ouais Mais du viané Vous avez marlé du bob viat <rire> mais non, non. Mais ça n'a rien à voir on écoute il y a une rue euh, quelque part en Dordogne qui s'appelle la rue de la saucisse <rire> c'est oh, vrai la rue de la saucisse oh, laglace il lui demande de modifier le nom d'une ruelle euh, c'est un village médiéval à la rue de la saucisse donc euh, et donc il propose ah il propose de, de rebaptiser la rue de la saucisse en référence à seuil seuil soja en anglais oh là, oh là, oh là, oh là. mais quoi Ah, c'est bizarre ça, Mais non, ça, ça sert à rien De toi, moi oui Si ça choque des gens de voir marquer le mot sauc... saucisse Bah oui Qu'est-ce que ça peut te foutre qu'on enlève un panneau d'une rue dans laquelle tu n'habites pas Qu'est-ce que tu nous <rire> emmerdes ouais, C'est même pas chez toi Ça les emmerde de quoi Ces gens-là, c'est des gens, gens qui ont au moins 30 ans pour revendiquer des trucs comme ça Ça les a pas dérangé avant C'est pas soir, mais c'est pas ça C'est que c'est que pendant... Ne s'est pas dérangé avant, c'est ridicule Dans les années 70, ça dérangeait pas de fumer dans les voitures Quand les gamins avaient les têtes fermées Dans les années 70, on donnait du vin aux gamins ça dérange personne la législation a changé on donne plus ça aux gosses c'est pas mal aussi de dire avec le temps de manger moins de viande Moi j'ai moins de viande, mais de là tout changer, pardon Eux ils, ils veulent plus de viande du tout Du tout Et après ils font des saucisses au soja Et, et ils mangent du soja directement mec Les saucisses au soja un... C'était une idée de Jeff Je, que... ah, je vais dire... Je... Je dire un truc Moi je suis pour la paix de tout le monde Moi je suis pour que les véganes ne mangent pas de viande oui. Que pour ceux qui aiment la viande quand tu dois manger Et que tout le monde se porte bien et voilà Mais Jeff, t'as tolérant sur le... quoi mais sais quoi On fera un truc un jour J'adresse l'invitation Aux gens qui sont véganes de la péta par exemple Ou des gens qui sont qui, qui revendiquent vraiment une végane attitude Et on va se faire un vendredi avant le week-end Un petit débat Végane ah, Jeff Votre contre Jeff je mais, promets, mais vraiment, mais auquel je... mois je serai ah, ah, moi je, Dans lequel je serai arbitre Mais véganise de ton côté Pour l'instant je vais mener l'enquête Allô, Allô Oui bonjour monsieur Vous êtes un habitant de la rue de la saucisse Ah euh, oui Ah ici, oui. ici Jacques c'est ça monsieur Exactement, Bonsoir, monsieur bon. Thierry Lavinias, représentant de l'association PETA à l'appareil. Vous connaissez, non, notre association Non, pas plus que ça, dites-moi. C'est une association, monsieur de la protection des animaux. D'accord. Voilà. Euh, contre la souffrance animale. Donc, vous êtes au courant de que qu'on a envoyé au maire de la ville pour faire changer le nom de votre rue. Voilà, donc nous voulions savoir ce que vous en pensiez c'est -ce ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ah, vous en avez ouais. entendu parler, monsieur. Je veux dire, ça fait la une oui, de tous les en journaux. Oui, j'en ai entendu parler au boulot ce matin. Voilà. Mais ouais, on est monsieur, il se passe pas non plus euh, énormément de choses chez vous pour que vous puissiez passer à côté de cette information euh, qui est vitale. Alors, nous, on a du nouveau, monsieur. Je voulais vous informer. La loi oui. va passer la semaine prochaine, monsieur. Hein. Donc, si vous pouviez prévenir les banques, vos amis... la changement de rue. La, ruse, la de rue, rue change. La semaine prochaine, monsieur. La rue change. Non, mais c'est quoi, vos conneries. Ça fait 20 ans que j'habite la Saucie. Ça arrêtera la rue de la Saucie, bordel. Monsieur... Monsieur, la, la, la rue va changer, monsieur. La semaine Monsieur, monsieur écoutez, euh, nous ne gagnons pas tout le temps, tous nos combats ne sont pas gagnés, mais il faut que les enfants apprennent que les animaux ne sont pas faits pour être mangés. Donc, nous allons débaptiser cette rue. Donc, une semaine pour prévenir ses amis, c'est largement suffisant Donc la carte d'identité ça fait 20 ans ah, que, monsieur euh, c'est euh, pas le plus grave comme nous passerons on appelle la, rue, on appelle vous la vous ruelle monsieur euh, je, ce week-end monsieur euh, je vous le dis tous les habitants de la rue de la saucisse on leur rappelle on le ramènera des cadeaux vous savez il y aura de la saucisse ouais, vegane oui. au soja donc on en amènera Super. pour tout le monde je vous en mets combien monsieur 00 ça changera pas de nom. monsieur zéro, euh, fini la, la viande dans le frigo par contre monsieur hein. vous le savez ça c'est interdit bien sûr, bien sûr oui. voilà faut, faut montrer l'exemple monsieur Vous êtes qui, monsieur Monsieur Lavignas, monsieur de, de la péta Super ce nom, en plus. Ouais, super. Alors, monsieur, ce qu'on va faire, c'est que euh, les tapis en peau de vache, je sais pas si vous ah, en avez pas, chez ouais. vous, c'est fini. Les blousons en cuir, les chaussures en cuir, maintenant, euh, euh, tapées dans le synthétique. Les pulls en laine, pauvres moutons. Donc, ce week-end, on vient, on enlève tout. Voilà, on tenait à vous le dire. D'accord, à quelques bornes, il y a la ville de Toulouse, et ça on en parle pas. Monsieur, on attaque d'abord la petite ville, ensuite on fera Toulouse, on ouais, fait chaque chose en son temps, pas de procrastination. Ah oui, les petites villes, les grandes villes après, d'accord Vous allez devenir, monsieur, mm -hmm. soyez fier, la vitrine de la Nouvelle-France, la France sans viande. No meal, no woman no quarry. Ouais. Allez mettre un gilet, un gilet vert et aller attaquer quelque chose monsieur, ré monsieur, répétez après moi. La bidoche, c'est tabou, on en viendra tous à bout avec moi, monsieur. La ouais, bidoche, c'est tabou. On en viendra tous à bout La bidoche, c'est à bout On en viendra tous à bout La bidoche, c'est à bout On en viendra tous à bout Bon, il ne faut en vouloir, il chante plus du Big Foyoli que des chansons contre la viande, mais bon. Vous avez noté Oui, bien sûr. Il, est il a une patience d'âge, celui-là. Il est gentil, ça, va, ça va, monsieur, je m'appelle Coye, sur Énergie, vous ne changez pas tout de suite. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Vous pas la saucisse pour la semaine okay. prochaine. Eh, garde la saucisse. À bientôt. Je vous fais un bisou. Il s'appelle Franck, c'est ça Je vous embrasse, Franck. C'est une blague. À bientôt, pourquoi Non. Ça va vous changer pas l'adresse. Je vous fais un bisou. À bientôt. Ouais. À bientôt. Allez. Dans dans les coins. Dans les coins. Ah, ils m'ont fait les coins, je vais te faire une bonne saucisse. Dans 3 minutes, Big Floyo Lee sera nos invités ce soir, deux titres en live de Big Floyo Lee pour fuiter la sortie de l'album. On aurait pu appeler cet album, tout le monde est unanime » puisque tous les gens qui l'ont écouté le trouvent dément, ils sont nos invités tout de suite. Now to judge what I'm doing I you now To skills that I'm ruining Cause I'm ruining Is it enough For you to come stay over Cause we're free to love So tease me No promises I can't do golden rings but I'll give you everything tonight Magic is in the air there ain't no science says so I'll come get you everything tonight I made No promises I can't do golden rings but I'll give you everything tonight Magic is in the air there ain't no science says so I'll come get you everything tonight. beaucoup de bruit et d'accueillir ceux qui sont nos invités. Ce soir, on est ensemble pendant une heure. Faites beaucoup de bruit, le public chez vous à la maison. Clap, clap, everybody. Voici big Flo et les voir comme ça, je les accueillir, je fais Big Flo, oh Lee, big flo allé les accueillir aussi Miko, tout le monde vous connaissait, ouais. oh, ça va les gars, oui ça va toi je n'arrête pas de voir des photos de vous devant des stades devant ah des non, Vous faites ah, la photo a... de fin avec un monde de dingue ouais, derrière On arrive sur la fin de la tournée ça rentre ouais. triste un petit peu, c'est vrai que ça fait bizarre de dire ça Il nous reste attention hein, à prendre à, à toute mesure plus que le Bercy à faire et ça sera la fin. Ça, ouais. Ouais, le 8 décembre. Vous comme ça, le 8 décembre. Attendez, je comprends pas. Là L'album sort. L'album cartonne. On fait tout à l'envers. Et vous allez arrêter une tournée alors que vous avez les gens veulent la suite là. Ouais, ouais mais, mais on, a, on, prépare, des des on prépare des surprises, des ah. on prépare des dates mais ça sera plus des gros rendez-vous qu'une vraie tournée quoi. cest gros, des grosses salles. Des grosses salles, par exemple à Paris, qu'est-ce qui peut être plus gros Je sais pas. L'aréna. Alors le ça, j'en sais pas. Il y a le, idée. Idée. Si, si. le, le y a stade, stade de France. La... Ça mais fait plaisir de te voir. Chris. Mais les <rires> <amis. rire> oui, voilà. mais mais si vous faites le stade de France à votre âge, Vous faites quoi à 35 ouais. ah ouais, voilà, euh, vous, Après il faut le construire à la salle on, Big Floyo. On trouve des meufs, on trouve des meufs. Oui. <rire> on devrait faire ça à l'inverse, on fait d'abord oui. les stades après on trouvera les meufs quoi. Non mais c'est vrai, on en a pas parlé. Ça va cette villa sinon de ce côté-là, vous êtes heureux, vous avez le temps pas le temps. Tout va bien. Tu as filles oui. ça parle direct de filles à euh, C'est toi qui mais... a commencé. C'est toi, C'était une, une blague moi. Oui, non, ça, vous... ça va très bien quoi, et t'inquiète. Non, non, t'inquiète pas pour moi, frérot ah non, quoi, je, je, je, Moi j'ai ai <rire> ton numéro, je te parlerai de mes problèmes en perso <rire> non, On n'est pas du tout pareil avec Oli sur ce point-là Pourquoi il y, a, il, y a, il y en a un très sérieux et il y en a un qui aime la vie Je ne ah, dirai pas qui Il là, pas non, y en a un, un qui avoir. profite Il y en a un qui profite plus de la vie l'autre qui se dit j'attends la bonne, on va dire, c'est ça, non Écoute, j'ai compris Oui, c'est ça en gros C'est ça, tu as déjà une belle vidéo là voilà. t as t as mis, Il, il, il, il, il m'a mis pas bien là, je suis pas bien là T'as ah, vu Oli, comment il est mal à l'aise, <rire> regarde-le, c'est incroyable Elle Non, en, bien, en vrai. vrai, je vais vous dire la vérité tu t'appelles Oli, c'est ce qu'il attend quoi. <rire> ah, oh, non, <rire> non. Dit, ah, déjà vous, la banane, la, non. Non. Au niveau de la drague, à un moment Passez bon. pas de vanne s'il vous plaît, j'en peux plus des blagues comme ça En fait, je vais dire un truc, c'est qu'on parle pas de meuf avec Flo Vraiment, c'est le sujet C'est c'est un sujet tabou Il y a plein de frères comme nous, on a Vous avez des frères ou pas Ouais On parler de meuf Jamais, c'est vraiment Tu parles pas de ça. Je suis au-dessus d'eux moi, ils sont tous qu'est-ce qu'ça c'est je veux dire même je raconte pas des trucs de cul avec ton frère quoi. c'est la gêne de fou. il y en a qui le font, encore Je pense qu'elle est Je pense qu'elle est deux cas. Je pense qu'il y a des frangins qui partagent. Oui, voilà. Et à ceux qui ont Et vous avez cette moi je comprendrais. Moi j'aurais un frère, je serais tout gêné aussi. Déjà moi je suis très pudique sur ma vie. Donc si j'avais je dirais pas tout. Bah, je sais pas, n'hésitez pas à nous dire ça. Ils ont pas l'air convaincus d un, d un Rien euh, coco, ça va, <smoking> ça va? Non, je dirais pas, pas tout, je ah dis mmh pas tout. non, Non, non, non. Non, non, non. Non, là, non, genre. On déconne parce que c'est une émission de radio, de ma vraie vie, vous savez, je suis pas tutrée. Non, non, non, Très réservé. Oui, oui. On y croit. oui, oui. Bien sûr. Mais on te dit oui C'est bizarre ce malaise Mais non il n'y a pas non, besoin de malaise Oh là là Non mais c'est vrai t'es discret Oui tu racontes pas Non, non, non tu dis, dis rien Tu dis pas ça a été la première partie des Black Eyed Peas Tu dis pas que Tu parles de, ma... parle de, parle de ma vie privée Ils ont remporté deux prix au énergie J'ai vu que David Guetta commentait les photos de Quay sur Instagram Ah oui tu as vu ça C'est classe T'as percé Lui il le fait Ah, vrai, moi je voulais Moi je, vous mets, des cœurs, moi, je vous mets des petits cœurs moi chaque fois. Tu as percé. Je mets des petits cœurs. Moi merci beaucoup. Voilà parce que chaque fois que je vois je suis très bluffé mais c'est vrai. Je suis très content de l'album. On en parlera dans un instant, on s'écoutera des titres ensemble. On on, on s'écoutera des titres comme ça, on fera un petit zip de l'album, le okay. au oh, top. J'ai demandé au public tout à l'heure lesquels ils préféraient. Bon, okay. j'ai eu sept versions différentes. Oui, oui. J'ai arrêté de demander mais surtout moi je suis très très très bluffé par le par ce qu'ils font sur scène par le, le monde que qu'ils avaient. frérot. Joueurs. Franchement On a vécu on a vraiment vraiment vécu une tournée de fou quoi, des plus Les plus beaux moments de notre vie quoi En partie hein, étaient là-bas quoi on, était pense, on pense que tous nos bons souvenirs sont derrière nous à présent oh oh oh oh Mais, Par contre, par oh contre, contre, par contre <rire> on m'a dit, dit Que tous ceux qui s'attendent à voir un concert Ou de rap etc Ça n'a rien à voir, c'est une histoire que vous racontez y a, y a tout On, essaie, on essaie de faire un vrai truc On essaie de faire passer un maximum de, de bons moments aux gens Parce que c'est quand même 40 balles la place Et ouais. on sait que c'est pas on rien non plus Qu'est-ce <rire> que c'est pas même. rien quoi et on sait que les gens ils viennent ils se déplacent, ils payent donc il faut qu'on se doit d'être à la hauteur de tout ça. ça c'est bien ça. C'est hyper et sérieux Tu hein, sais mais... quoi on est comme toi on fait les choses avec le cœur tout simplement. Bah C'est beau. beau. les gars vous avez complètement raison. Voilà, un concert ça coûte toujours un peu cher parce que plus tu mets de moyens sur scène, que eh oui. tu mets de choses plus ça coûte plus. Ouais, sure. Mais c'est bien en tout cas de le faire comme ça. Dans un instant on écoutera qu'est-ce qu'on se fera ce soir on va chanter quoi enfin surtout vous. On, on va, va faire plus tard. Ouais. Voilà et demain plus tard. Ah tu veux qu'on en fasse deux Oui en oui. fait ce que tu veux Comme tu préfères S'il te plaît Plus tard et demain Et Allez, demain c'est bien fait, On t'en fait, en fait deux Pour ton coucou <rire> Pour coucou Il <rire> <rire> hey, y a une ambiance ce soir J'ai l'impression qu Qu'on n'est pas chaud, en live C'est chaud C'est chaud on, <rire> on est merci sur est énergie vrai. Merci d'être là et On est en live Qu'est-ce qu'on écoute <rire> Trois cafés gourmands Et restez là dans un instant sur un Facebook live En même temps 17h20 h C'est Coé sur énergie Comment puis-je oublier Ce coin de paradis Ce petit bout de terre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 Car tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en c'est tout ce que tu as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Me croyez bizarre, un peu patriote, le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne jamais dans ma région, c'est pire que l'hérésie de d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémie et mon cousin Pédri, Johan s'en voyage. Kores, so er Dans le tunner, oui, j'ai kohé En kathéter, l'écouter Tous les soirs, j'ai les oreilles Qui frisent, attention Au trakna, il a Une équipe débile Je t'aime. Sois si, j'en suis fier, j'ai la coeurs en catapète. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi c'est 3 minutes le retour de Big Flo Dans 3 minutes ils sont en live le 8 décembre Ils seront au concert à l'accord Hôtel Arena Et dans quelques minutes vous avez été nombreux à tweeter Puisque nous sommes numéro 1 TT France ouais. J'appellerai des gens au hasard qui ont laissé leur numéro de téléphone Et c'est vous qui leur ferez un bisou d'accord les gars ah, J'adore ça moi Et pendant la pub vous vous préparez Et on sort de la pub directement avec un des titres de Big okay. Flo okay, okay, ah, C'est okay. bien organisé euh, Vous s y s y passe venez Anerga. assister au concert de la Superstar Énergie Big. This is toute la journée. Et le tube plus énergique avec deux titres de Pink à la suite. Énergie 39 et gagnez vos places avec transport et hôtel pour le concert de Pink à Paris le 3 juillet. ]rotter. La radio partenaire des plus beaux concerts en France, c'est Énergie. Hit music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 sur marque logo mystère produit culte à vous de jouer avec best of logo un jeu Ah lançais c'est pour être quoi ça euh... non mais c'est bon tu es mauvais télécharger le énergie gratuite sans abonnement avec 150 radio digitaleénergie et music en exceptionnel chez Maxi Toys. Ce sont les Maxi Days tout le week-end. Profitez de moins 15% sur tous vos jouets, même sur les promos. Faites passer le message au lutin du Père Noël. Moins 15% valable dès 50 euros d'achat du vendredi 30 novembre au dimanche 2 décembre. Voir condition dans l'un de vos 130 magasins Maxi Toys ou sur maxitoys.fr. Maxi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 mini T es sûr que tu roules avec Mais c'est que je l'entretiens bien, moi. Oh, c'est impressionnant. Et bah oui, je la fait entretenir chez Mini Service. Et tout ce qu'il remplace est certifié d'origine. Ah bon Bah oui. Et en plus, je sais qu'elle sera bichonnée par des spécialistes. Des spécialistes certifiés d'origine Mais tout à fait. <rire> Jusqu'au 14 décembre chez Mini Service, bénéficiez de tarifs préférentiels si votre mini a plus de 5 ans et profitez de 50 euros de remise supplémentaire pour toute prise de rendez-vous en ligne. Mene, mmh. offre soumise à condition chez les réparateurs agréés mini participant à l'opération. Détails sur mini.fr. Mmh.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 Chez King Jouet ce week-end, profitez de 20% de remise sur les jouets Nerf, Playdo, Sylvanian. Et euh, King Jouet serait pas un petit peu de neige avec le Père Noël par hasard Ah, euh, tu crois Donc, 20% de remise sur des centaines de jouets Bah, il faut profiter, non Ben oui, du 30 novembre au 2 décembre. King, King, King ouvert les dimanches de décembre. En novembre, il y avait cette reprise de 4000 000 euros de tout ce qui roule pour l'achat du Nobel Corsa avec climatisation, radio CD, Bluetooth et régulateur de vitesse. Pourquoi j'y cru Je veux dire, euh, la mort d'Elvis, j'y pas cru.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 said, don't you up, it's the limit. De yes, Big Flo on s'en fera deux ce soir Je suis très content que vous soyez là les gars Alors yes. on a une info que l'on va annoncer dans quelques minutes oui. Juste avant que vous chantiez Non seulement je vais vous annoncer quelque chose Mais j'aurai besoin de vous, enfin nous aurons besoin de vous C'est la ouais. totale exclue j'ai envie de te dire On va, on là, un, peu, euh... on va un peu brainstormer On va brainstormer tous ensemble Mais très rapidement, concentrez-vous Voici le vrai ou faux, vous me dites si vous l'avez ah. déjà dit ou pas Ah d'accord putain Est-ce que vous avez déjà dit les gars J'étais pas vrai, j'étais pris pour la chanson moi, moi Est-ce est est est que vous avez déjà dit On serait sorti dans les années 2005 On aurait été moins engagés Les moins engagés du rap français avec nos chansons Oui oui ça je l'ai déjà dit, dit déjà. Mais il faut l'expliquer un peu ça On alors, est, est, mais... est con mais on l'a dit <rire> Je vous en prie C'est vrai qu'aujourd'hui dans le rap, le rap euh, Et même la musique en général est tellement peu engagé Que parfois nous on dit ah Vous êtes engagés vous alors que si on était sorti Euh, à la grande époque du rap engagé Qui était 2003-2004 ouais. On aurait été euh, les rappeurs les moins engagés Beaucoup de fois le moins engagé C'est peu clair et, et peu intéressant non, non, non, non, on a tout compris Deuxième phrase, vous l'avez dit ou pas nous, ça, je, je, on, nous, on disait, nous on se disait On peut pas faire un morceau Sur notre père La Honte, on fait du rap Et en fait il était sous, sous, sous nos yeux euh, Non euh, Si, ça on l'a dit Ça on l'a dit, ça doit être moi, la, la, honte. La, honte. la honte, on n'a jamais dit la honte. Ça doit être moi qui ai dit ça, j'ai <rire> sur quel média <rire> Écoutez monsieur, je ne parle c'est vrai ah, que merde. pendant longtemps, c'est vrai que tu sais quand tu es jeune, tu veux pas trop être avec tes parents et ouais. et en ouais. fait on s'est rendu compte que qu'on avait l'occasion et la chance de pouvoir c partager c la le, scène c avec lui. C'est le papa qui a insisté. Il était là et tout le temps "Eh, hey, quand c'est qu'on fait la chanson, quand je vais la faire, et ce on ne sera papa, laisse-nous faire notre carrière déjà casse toi." Mais c'est bien. Que... Il, il a un peu raison. Il a un peu raison. Il y a un moment quand on a tous été quand on est gamin, ouais. on passe de la honte à la fierté oui. bah, dans le RD. C'est on a un peu honte, genre vient pas me chercher à l'école, m'amène pas. Euh, ouais, me... c'est exactement et ça, ça c'est. Il y a que les darons comme nous qui connaissent ça hein. les petits jeunes ça vous savez pas encore. Le mec il a 20-50, calme-toi, <rire> merci. Ah, vous, comprendrez, vous comprendrez plus tard, ouais, comme la veux, chanson. ce que je dis moi, vous comprendrez plus tard. Ah, ouais. Vous l'avez dit ou pas J'en ah. ai marre qu'on me demande ma carte d'identité à chaque fois que je vais acheter des clopes. <rire> non, ça, ça c'est faux dit, ça. <rire> on l'a jamais dit. Faux, faux, faux. On ne a... fume, fume pas euh, mon coué. Ça tombe bien, vous l'avez jamais dit. On fume pas. Yes. La, la musique elle me met dans une pression. C dit, ce soir tous est petits jeu, on va les gagner, je te Est-ce que vous l'avez dit ou pas On s'entraînait dans la chambre en rêvant du groupe qu'on allait monter, Florian et Olivio, Florio et Oli on savait pas trop. Euh, non, non, ça, ça c'est faux. Bah, si vous l'avez dit les gars. Ah si, c'est vrai, c'est sorti d'un article, vous l'avez dit, on l'a vérifié ça pareil. <rire> Il y avait écrit Florio J'ai jamais dit Dans l'article mot... Écoute-moi bien quoi. Le, le, le, le mot Florio, florio Je l'ai jamais dit De toute ma vie Merci Pietre Il est jamais là ah Quand on a besoin de lui Comme de par hasard Prends son pognon Il est là J'aimerais dire un truc Parce que ça nous arrive Des fois on fait des interviews et les mecs réécrivent nos réponses Et des fois c'est pas du tout ce qu'on ah, a dit quoi, Oui c'est souvent ça mais Même des fois ils te font dire des trucs Et as l'impression Ils parlent mieux à l'écrit que moi je ne parle dans la vie <rire> font, Nous étions vraiment dans une espèce De complication mentale et J'ai jamais dit des trucs comme ça quoi Et, et tout cela bien sûr au niveau stricto-sensus du <rire> thé <terme. Oui, voilà. rire> Des <rire> fois ils font des trucs sais, comme avec entre, entre parenthèses rire Ah oui j'adore les parenthèses rire J'adore ça dans les interviews Dernière phrase Je vous l'avez dit ou pas Encore 10 ou 20 ans de muscu Et on pourra aller se battre dans une parfumerie <rire> non, On n'a pas dit Si c'est un message personnel que tu veux nous faire passer C'est vrai qu'il nous manque de la muscu, Il pas mal de muscu. Bon Inférieur. on se la fait cette annonce ou pas Ah bah putain ouais C'est la big ai... annonce Il va se passer un truc sur énergie Le je 15, je, le 15, 15 décembre oui. ouais, C'est bientôt en plus Le 15 décembre Big Flo et Oli vont faire leur émission une émission spéciale sur énergie alors déjà les gars eh oui, oh je regarde le 15 euh, à, alors, quelle heure, à quelle attends, heure mais je, attendez je regarde le 15 décembre <rire> déjà c'est quoi le 15 décembre c'est un samedi ça samedi ah oh, ça va je vous donne mon créneau avec le air allez-y c'est vrai que c'est énergie qui nous a proposé ça et nous on est méga chaud parce qu'on est fan ah ouais. de radio depuis toujours et moi j'aurais pas fait de rap j'aurais aimé bosser dans la radio en vrai parce que j'adore j'adore ce média euh, rires Comme disent les vieux En gros, Et... ils veulent nous niquer quoi, hein, voilà. Ouais, ouais, ouais. Non, allez, ça va, ah, tu, non, peux, non, non. tu sais moi, j ai, j ai Non, problème. mais on a donc du coup, on, a... on va avoir l'antenne pendant quelques heures, je sais pas combien de temps, on va amener des potes, on va ouais. faire toute une émission pour à 3 nous, quoi. Quoi. Pour te dire 3h, ça va... c'est 18 heures c'est ça à mon avis. 21h minuit. 21 minuit, 21 minuit quoi, on va faire euh, on va faire salut à tous, salut tout le monde comme ça. Avec non, euh, euh, le, euh, que, excuse <rire> tu m entendu dire salut à tous, tout Non, toi, mais j'essaie de m'entraîner pour la radio, non, comme ça, Mais c'est fini, mais c'était les non, années 80. Oui. Mais on est. Oh, on gars, pas... Salut, salut tout le monde. où est-ce que tu as vu une de, de des des, des chauroux, c'est <rire> des auto Est-ce que tu crois que salut à tous Je suis panico et champanique. Toi qui est un homme légendaire de radio. là On a besoin de ton aide. Je vais vous dire un truc. Soyez vous-même. C'est le truc qui marche ah, okay, je note, je note. On change pas sa voix Ne changez rien, parlez comme vous êtes C'est ça que les gens et viendront et écouter Et même si je fais cette voix, bonsoir à tous Là les gens non. diront il est chelou <rire> d'accord si jamais vous Même si vous dites une connerie, même si vous faites une salvate C'est pas très grave, les gens okay. ils vont vous kiffer parce que vous êtes vous même okay. Mais, On a besoin de ton aide Coé En fait on n'a pas le nom de l'émission Ah oh. on voudrait que les gens nous proposent des noms ou le hashtag de l'émission et ce même soir. ce soir les frérots alors, et les amis Vous demandez ça à un mec qui a créé le nom de son émission qui s'appelle Sécoi sur énergie. Oui, non, pas oui, mais il oui, mais il y a les 2C, oui, ouais. Attends, me dis pas que tu as pas réfléchi, il, a, il a tu sens qu'il y a du taf derrière. Alors. <rire> oui, il y a du taf. Oui. Alors, oh. <rire> c'est ce qu'on va faire. Moi, j'ai <rire> pensé un truc. Oh, oui. C'est Big Flo et Oli sur énergie. Oh ah non. Sauf la Big Flo La BigFloly big ah, big ah la BigFloly Ah la BigFloly La folie. Big du samedi soir Pas idiot, hey. pas idiot. Ah ouais. On, On dirait euh... un peu Un nom d'une soirée <rire> Dans un <rire> vieux club Pas euh... <rire> euh, Tu parleras comme ça Ce soir c'est la big BigFloly Allez c'est parti Il <rire> y a des Tchouros <rire> Tout le monde est en l'air A à gagner ture. Quatre Tchouros à gagner Ok est-ce que, est que tu l es, l es, l es, l es ce soir C'est la BigFloly ce week-end oui je suis prêt Je peux l'avoir aussi les fées Est-ce que tu le veux Oui Tu demandes peut-être beaucoup à A Bichat d'ordre réalisateur il m'a déjà fait 10 minutes la chance frérot la chance déplace-toi déplace-toi déplace-toi attention, oui. attention, oui. attention ah. tu viens ici on est sur Facebook Live ah. tu mets le casse le casse attention il y a des attention. écrans attention à gagner il y a des oh, écrans à gagner écran ou oui, oui, poturelle poturelle à oui, toi allez ce soir ce soir la première fille qui nous montre ses singes gagne une bouteille de champagne c'est parti allez, allez c'est DJ Big Flow qui vous en bien là avec mon ami Coco c'est génial ce soir c'est la Big Flow attention il y a une Clio qui est mal garée devant l' Si vous pouvez vous déplacer On n'arrive pas à sortir les tchoures ce soir Merci Ok merci beaucoup ces changeurs Je rappelle que l'entrée du club est gratuitement Pour les films, on Bravo, bien joué, t'as fait Ah, ah, tu viens de réaliser un rêve vrai. là Tu viens de réaliser un rêve vrai, On va faire 3 heures que avec cette voix Je viens de recevoir vrai. un message de Jean-Paul botcroul patron d'énergie oui. qui vient de me dire Confirmez moi que c'est gratuit <rire> C'est gratuit c <rire> <vrai>. <rire> De toute façon, on est obligé ouais. Bon vous êtes prêts, on y va Alors ouais. c'est le public qui va choisir ouais. Vous, nous, vous, vous avez le hashtag tweets, ouais. BigFlo et Oli Checo et sur Energy ouais, Je vais regarder un petit peu les noms qu'ils proposent Et vous balancez les noms d'émission C'est vous qui allez choisir le nom d'émission Et je vous dis un truc on ne quittera pas cette émission <rire> tant qu'on n'a pas trouvé le nom ça je suis d'accord avec et toi et si, si on, on trouve un nom genre c'est nul peut-être mais la première et la dernière tu vois comme c'est un truc exceptionnel jamais dire ça ça porte malheur c'est peut-être pas la dernière ouais, t'as raison, oui. raison. Raison. Raison. Raison. Raison. raison je suis pas bon j'ai envie de dire, dire <rire> ne ferme pas la porte à l'amour c'est oui, voilà. beau ce que tu dis n'aie pas peur d'aimer Big ouais, Radi Oli Alors, sur alors Twitter. ça il faut que je te préviens ouais. Tu risques d'avoir beaucoup de oui. trucs de merde hein, Qui oui. vont arriver Il ah ouais. va falloir faire le tri hein, Il y en a beaucoup des radiolis radioli. on, on chante le ouais, son et, beaucoup, on, et ouais. on voit ensuite les propositions Avant que vous, vous chantiez ouais. on va faire un bisou à une auditrice Elle s'appelle bon, Chloé voilà, Elle a, a peut-être un nom pour notre émission C'est peut-être elle qui l'a peut-être Elle a laissé son numéro sur Twitter Allo Allo Chloé ça va Oui, bonjour, ça va et vous ça, ça va, va ça fait plaisir Rapidement, Chloé, un nom d'émission pour notre émission <rire> Oula euh, C'est non euh... rémunéré Allez, un nom d'émission J'ai pas d'idée, mais dès que j'en ai une Je vous la mets sur Twitter avec le F C'est un peu Moi, j'en ai une, l'émission de rêve Ah moi j'avais la soirée de rêve. Ah oh, c'est pas rêve. mal l'émission de rêve. Oui. Et utiliser le mot rêve par rapport à la vie de rêve. Mais oui, ah, ouais, c'est ça. Tu as vu, tu vu Bing Brain Marketing. Ah, ah, bon. pas, mal, ah. pas mal, pas mal. Oh, brain oh, campaign. Je note, je note, ça fait des Le son que ça va tweeter, ça va taguer. <rire> c'est des beaux brainstorming. Est-ce que je peux avoir un papier ici, s'il vous plaît Voilà, oh <rire> euh, euh, la les gars, Je vous préviens, fin de l'émission, on la termine ah tous non. avec cette voix-là, d'accord OK, c'est parti. OK, chambre d'ico, à la fin de l'émission, tout le monde finira comme ça, on est d'accord Oui. Tout le monde sera dans mon côté. Je vais toujours pas une question Ah oui euh, pardon, pardon T'avais une question à poser Mathurier avant qu'il te chante euh, Oui j'avais une question C'était Est-ce euh, que vous avez prévu de faire une pause en fait, Parce que bah, du coup Flo t'a dit plusieurs fois dans tes chansons que Quand avais besoin de prendre un peu de recul et oui. tout. Du coup est-ce que vous avez prévu de faire oui. une pause Oui c'est prévu et ça C'est vrai effectivement en ce moment on n'arrête pas ouais, Comme tu disais ans, la tournée hein. et tout On va faire une pause. Normalement, ben tout ce qui est janvier, février, mars, avril euh, de l'année prochaine, ça va être euh, moi je serai pas disponible à mon avis. Kiffe, tu J'ai envie d'aller au Japon. Voilà, c'est une envie que j'ai. Est-ce que est-ce que MR de quoi J'ai pas le droit moi <rire> Le mec qui s'énerve tout ça mais là tu, la, tu sais, mecs comme ça. Mais en mode Quimper, le Japon, tu fais ce que tu veux, <rire> tu vas où tu veux tant que tu es bien. Si vous recherchez un stagiaire non, radio, je suis là. Vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des fans parfois qui s'inquiètent, vous inquiétez pas, on va se reposer. Mais là, on voulait juste donner la dernière avant de partir. Ah ouais, ma Chloé. Okay. Gros bisous merci, la famille, merci, merci beaucoup bisous, bisous et eh, On est entre nous, on est à la cool C'est comme s'il y avait un feu de camp mais il y a pas la guitare Et on se fait un titre, vous prenez ah, vos allez. micros, vous mettez vos autres casques Poussez les micros ah, sur, euh, sur Flexible En tout cas Flo il est, il est très scolaire Parce qu'il a noté rêve, T'sais, il a noté oui, le nom de oui. Ta proposition on va pas toi, très rien quand même. Pour l'instant c'est un brainstorm léger Tu n'as que rêve ça. Oui, un bon début. On a besoin de vos noms Allez-y si vous trouvez trouver le nom de l'émission On ne quittera pas ce studio Et je dis aussi au public, appelez vos parents pour les plus jeunes Vous ne partirez pas, tant qu'on a Ah, pas, le nom. Réfléchissez aussi de votre côté, on interrogera le public. Qu'est-ce qu'on chante On seul quelle C'est plus tard alors le nouveau single disponible à 090. <rire> <rire> Vas-y Big Floyo sur les Hey hey. C'est quoi C'est Big Floyo. Ah, il y a une belle ambiance là. On est bien, on est enfin en famille.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 Il a changé pas mon chose je n'ai pas rangé les questions que je me pose on me disait tu comprendras plus tard tu comprendras plus tard tu comprendras plus tard mais on n'est plus tard et je comprends pas tu comprendras plus tard plus tard tu comprendras plus tard oui tu comprendras plus tard mais on n'est plus tard et je comprends pas Aujourd'hui, en grattant un ticket, je me vois millionnaire Moi aussi Je me dis, tout ira mieux si je souris à la banquière Mais non Aujourd'hui, je me dis que si j'attends, quelqu'un fera ma vaisselle Et que même si je vieillis, mes parents sont immortels Qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Je n'ai pas rangé les questions que je me pose Qu'est-ce qui a changé Tout le monde pas grand chose. Je n'ai pas rangé les questions que je me pose on me disait tu comprendras plus tard. Tu comprendras plus tard. Coco, avec nous tu comprendras plus tard mais on est plus tard et je comprends pas. À a toi que... tu comprendras plus tard. Magnifique ça. tu comprendras plus tard. Eh, ouais. Et... ouais, tu comprendras plus tard mais on est plus tard et je comprends pas' eh oui et ça fait plus tard plus tard plus tard plus tard plus plus plus tard plus tard plus tard plus tard plus tard plus tard plus tard plus tard big Floal voiture, vous avez dû kiffer ce moment, bravo les gars, bien joué On était bien, là. il y avait une ambiance ce point du, du feu, feu, tu sais. un p'tit bien p'tit bien. Pour voir si l'équipe suit, qu'est-ce qui a changé Pas grand chose Ah il sent bon Il sent bon Le mec il a cru qu'on était le 15 décembre là. Tu <rire> sais que, euh... Je m'entraîne ah, les gars Je m'entraîne les gars Je suis en train de m'entraîner Merde euh, euh, Vous auriez plus la l'acheter avec cette voix euh, N'oubliez pas que nous terminerons l'émission Bon cette ambiance euh, Totalement du 15 décembre Avec 80 Ok Oli tu l'as pas fait tout à l'heure Mais tu seras avec nous pour ce final Allez, on, est, on est tous ensemble ce soir On est tous ensemble Il y a des grises écranplasmes à gagner On est tous chaud Garde cette phrase On est chaud, cette... chaud chaud chaud chaud Gardez des phrases comme ça en tête et finir à la mission là Est-ce euh, que est vous, vous connaissez dans les fêtes foraines Les jeux où il y a les ficelles qui sont reliées des PS4 oui, les... oh, Est-ce est qu'il y a déjà quelqu'un à gagner jamais, ça Jamais, c'est de l'arnaque Si quelqu'un a gagné je veux l'avoir au téléphone Mais <rire> non, que, non, moi j'ai des nounours souvent Le problème du nounours c'est que c'est un putain de piège Parce que tu là tu devant. tires le nounours Et voilà tu te retrouves avec ah, un machin oh, énorme ouais. Que tu te balades toute la fête avec C'est <rire> obligé de le poser quand tu fais des attractions Au final c'est un cadeau en empoisonné et il est sale et tout après Ah euh mais mec, mais je les ai vu une fois où il est laisse traîner C'est à l'arrière de la roulotte, il traîne par terre, il pleut dessus ah, il Mais vraiment, ouais. je l'ai Et toi tu gagnes ce truc et tu le serres contre toi Tu sais pas où il a traîné ah le truc. Ah Mais t'es fier, mais ah t'es fier ah voilà. ah oui. Qu'est-ce qu'on a comme Alors proposition pris tout ce qui On a la noche de los sueños La nuit de rêve En espagnol bon, On va éviter ça On a ouais. Big Flo et Chupi Moi oh j'ai rêve ta soirée Hein Rêve ta soirée Oh c'est joli Rêve ta soirée Je oh, le note, le note oui. je 100, sais, 30, 130 sais. convictions hein, Mais je le ah, note ouais. Par respect pour non, toi Et ta pas, carrière la, la rêve partie <rire> Ah la rêve partie un, un, un peu pointu Un peu ouais. pointu ouais. Ouais, ouais, Le bon. mot parti est un peu bon On a la vraie vrai radio Et un peu parti La nuit de rêve Moi j'aime bien La nuit de rêve ça revient beaucoup Il y a la vraie radio Il y a la vision radio Qui revient beaucoup Ok oui parce que Visionnaire Visionnaire oui effectivement La nuit de rêve Si on a un Big Flo et Oli Mais tu sais que... <rire> je crois que ça, ils en peuvent oh, ouais, ouais. Non, Je pense que ces blagues-là Je prends ce qui vient, bon. qu vient, qu vient. <rire> Tu sais que la nuit de rêve euh, C'est très, très, très stylé Attends, mais On va pas choisir ça dès maintenant même, si <rire> même si on sait que ça sera mais la ça Mais la nuit de rêve, ce pas le que nom que, que j'ai donné au début C'est toi qui d'autre pour vous donner ça Mais qu'est-ce que j'ai Moi j'avais Vision Air Vision Air Parce que tu as le On Air dedans Bien sûr, mais on est obligé de dire que c'est bien ou pas Non D'accord J'aime bien, attendez, c'est bien trouvé quand même Merde, vous êtes vieux oh ouais, Moi j'ai une idée, euh, ouais. c'est un peu... Big Fleurie sur énergie. Ouais, ça c'est pas mal, c'est bien ça. Je pense ça va se terminer comme ça en la nuit de rêve, c'est beau Pour un samedi soir, c'est bon. c'est pas mal, c'est pas mal rigolade et tout, tu sens que tu as passé un bon moment. Est-ce que tu aurais un droit du coup sur le sur le nom, à ces cadeaux Un cadeau. Est-ce qu'on devrait dire à chaque fois vous êtes bien sur la nuit de rêve. Bon, c'est quoi qui qu'elle a trouvé Non. Non non, il a déjà déposé. Non vous embêtez pas. On fera des Non non non On fera dire toi Richard la voix d'énergie. la nuit de rêve sur l'idée de coé, On, pour, on pourra la voir, tu penses tu peux nous la voir Tu peux à toi tu as les contacts. Mais bien sûr qu'il nous fasse oh, la présentation. Oui, c'est sûr, sûr. c'est obligé. Ah oh, oui. il est encore là Richard ou il est parti Oh Richard, il est dans parti. le sud, je crois. Ce Ce soir, la nuit de rêve, oh, Big bien. Flo et Ollie. Je sais faire plein de voix, ça est un <rire> J'ai peu de talent, <rire> c'est vrai. J'ai peu de talent dans la vie mais ah, Ici la voix, ici la voix. Ah mais c'est tout tout sur le même temps en fait. peux pas pour répondre pour l'instant mais je vais Plus plus voix. vite on, dit... que... on dirait oh que c'est le gars qui fait la voix qui lui a fait la <rire> Sauf que c'est sa vraie boîte ouais. en fait. On est d'accord que, que c'est la Richard, voix de... rappelle-moi c'est Koé s'il te plaît, je te fais un bisou avant 20h si tu peux merci. <rire> c'est la, la voix de Buzz l'éclair, on est d'accord. Oui, ah, oui, oui, oui. oh, putain, c'est vrai, j'avais bon, pas les gars, on pas envie, a pas le temps pour s'écouter des diss sur frangouiller demain. Bichet, tu te prendras un mail, c'est pas grave. Démerde-toi. Voilà, ils vont chanter un autre titre. parce que les gars, j'ai une performance. vous vous aviez fait vous aviez repris le titre de Minem. C'était ça quand Emigdem avec son titre un peu non, son Non on n'avait pas repris non, ouais, Vous en fait... aviez fait un flow plus rapide que lui Oui ouais, c'est ça Ça c'est un truc qui avait beaucoup tourné plus rapide effectivement oui c'est vrai alors on a éminé beaucoup pour ceux pour se rappeler ceux qui connaissent pas ça c'est pratique quand tu pas beaucoup de forfaits mais écoutez ce qu'avait fait Big Floyo les politiques à la télé qui débat des vidéos débat des coups de point débat des patates dans la tête les débats de débat les qui se perdent le maximum c'est devenu banal des petits gicanes pour que derrière ça t'es demain pour une histoire de paquet de cartes les femmes tout le monde de aller regarder dans il quand même demander de le sac pour gars que tout le monde veut la baraquer, la belle bagnole taper des bars en balaière avec sa bande de potes de cette époque tu pas de billets de bide des pauvres les poche pleins tu es humilié pour monter la côte qui t'a tapé des petits ou bien moi la poste casse la porte c'est des morts ce n'est pas de ta faute et peu importe tu prêt à tout pour embarquer la canette de non stop ça va tout le pays il y a finally the finally de ah ouais OK il va falloir les gars je crois qu'il va falloir c'est l'entraînement c'est de un genre Me non. suis entraîné. Bon, euh, j'ai pas j'ai tapé une autre génération, j'ai pris le rap King of the World qui n'a jamais traversé l'Atlantique. Nuit de folie début de soirée. Quoi là, un... ah Non. J'ai pas suivi là. Les gars, les gars, les gars. Toi les notes d'une mélodie. Non, vous connaissez pas, pas ça. Non. Attends, le refrain sur mangeur et tu bah, le refrain, chantes tu chantes, chantes. Ah, si, ah, chantes, oui. chantes Allez, Les gars, Je okay. chante je vous le fais. chante Vous êtes prêts, je vous le fais Toi qui dessine ton fond de ton ennui, les notes d'une mélodie. Une musique sans accords majeur, c'est une piste sans danseur. Et quand tu rentres dans ces moments-là, dans un placard, tes idées noires, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand le sucre est tombé choqué, le café renversé Je oh sentais bien que la journée était mal commencée Putain, la caisse s'était cassée avant que crève l'écrôme Mettant la gomme, j'avais détalé La musique était mon sourire, les vieux succès, mes souvenirs On sent ton soudain et soupir lorsqu'on va mourir Mais un souffle, j'avais gardé car on ne peut pas tréfasser Chacun le sait, sur un dit choqué Du chant, dans jusqu'au bout de la, la nuit Luité, flash, en musique funky Y'a la basse qui frappe et la guitare qui choque Y'a le batteur qui s'éclate toi qui tiens le choc ah. Voilà, voilà, voilà, voilà c est c est OK comment c'est trop lent OK bien. les amis Eminem n'a qu'à bien se tenir OK ah, tu vas le refaire plus vite okay. attends je me mets le tempo Non tu Il s'est entraîné OK Et genre de genre de jante Toc qui dit sinon pour te temps d'ennui, elle est devenue une mélodie, une musique que sans accord majeur, c'est une piste sans danseur. Et quand je rentre, je ces moments-là. Dans un la cartaisie est noirs, les notes pourront se danser et nous reviendrons les chanter. Quand les secrets tomberont chez le café renversé, j'entendais bien que le jour n'était pas commencé. Putain la guette, c'était qu'assez pour le de crève des chrome dans la gomme. Je vais, je étaler, vais pas, la musique lui. était mon souvenir, excusez-moi okay, de me souvenir, j'entends ça nous le repère, ça sèche, je sais. Sur un disque qui frappe avec les guitares qui choc, le batteur qui le choc. <rire> C'est pas mal du tout. Mais attends, vous rapide. Moi, pas c'est rapide. c'est pas mal du tout. Là, là j'imagine, je m'imagine quoi est dans son salon, tu sais la la nuit en train de faire oh, Et quand ils vont s'en aller tu sais. Ouais, ouais. les gars fait oui, fort les gars dans un instant bravo il y aura un titre dans un instant nous aurons des auditeurs dans un instant vous trouverez le nom de l'émission ouais. dans un instant trop court c'est trop court. nous fuérons en parlant comme ça obligatoirement ah. avec de l'écho <rire> yes. vous entraîner pour cette émission du 15 décembre c'est important rester avec nous sur énergie salut c'est son praeau sur énergie je vous invite vous les auditeurs de énergie pour une énergie live session chez moi à marseille dans, dans, oh.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 Matmut présente la solidarité. La solidarité J'aimerais bien voir ça. Mon entreprise vient d'être inondée. C'est la cata. Je vais plus pouvoir travailler. Vous imaginez le manque à gagner Je fais comment Appuyez-vous sur une valeur sûre. Avec les solutions pro et entreprises du groupe Matmut, la solidarité c'est compenser les pertes d'exploitation de votre entreprise en cas de coup dur et vous accompagner jusqu'à la reprise de votre activité. Sûr Sûr. Ben vous au moins, vous avez pas peur de vous mouiller. Matmut, ma valeur sûre. Garantie dans les limites, plafonds et conditions du contrat souscrit. Modalité complète et coordonnée sur matmut.fr et en agence.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 Détails sur dsautomobile.fr Téléchargez l'appli Énergie gratuite Sans abonnement Pour écouter la playlist Énergie Énergie, it music only Pas besoin de musique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 Chez King Jouet, ce week-end, profitez de 20% de remise sur Barbie Fisher-Price, une large sélection d'olégons. Et euh, King Jouet, serait pas un petit peu de neige avec le Père Noël par hasard euh, Tu crois <coughs> Donc, 20% de remise sur des centaines de jouets Il ne en profiter, non Du 30 novembre au 2 décembre, King, King, King ouvert les dimanches de décembre. Entretenir un violon, ça se fait chez un luthier. Entretenir une montre, ça se fait chez un horloger. Entretenir une BMW, ça se fait chez BMW par des spécialistes. BMW Service, des experts passionnés au service de votre BMW. Et jusqu'au 14 décembre, profitez de tarifs préférentiels si votre BMW a plus de 5 ans et de 50 euros de remise supplémentaire pour tout rendez-vous en ligne. Offre soumise à condition chez les réparateurs agréés BMW participant à l'opération. Détail sur BMW.fr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 offre réservio particulier jusqu'au 31 décembre 2018 voire conditions sur fort.fr C'est pas Aujourd'hui Big Flo et Oli le... s'installent chez Goey sur Énergie. Merci de travailler avec nous. Big Flo et Oli, sont nos invités. L'album cartonne. Le 8 décembre, ils sont en concert à l'Accor Hôtel Arena, le 15 décembre, ils seront en en invité Ils faisont leur émission Sur énergie Alors où en sommes-nous Des propositions de Pour Big Flow et l'émission On a Big Flow et Oli Dream Ouais mmh, non. Ouais non euh, Tu non, non, sélectionnes non. Tu sélectionnes Tout ce qui vient Il y a la radio rêvée L'idée est bonne Pas mal La vision nuit La grande ouais. soirée de rêve Et on a aussi Nous aussi Sur énergie Ah, ah je demande ah, ah, avec pas euh, pas Notre ça, morceau pas de Pas aussi. mal Pas mal La nuit de rêve La nuit de rêve me reste à chaque fois Je crois qu'on va arrêter Écoute-moi bien Le titre de l'émission du 15, c'est « ouais. La nuit de rêve ». On valide. C'est choisi, c'est valide. Un, deux, trois. Envoyez-moi un jingle nuit de rêve, c'est La nuit de rêve, c'est sur énergie. La le 15 décembre. Alors, je crois qu'il y a qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a avec dans Bien bien bien bien à côté de moi, c'est notre pote de la sécu enfin C'est quoi C'est Médi. C'est un cadeau Mais... Je sais pas c'est quoi. C'est quoi qu -ce qu qu -ce qu je crois que c'est déjà payé. <rire> Ami, là, Amir. Mais non ouais. Mais c'est ce que je crois. C est, c est bon, faut que aussi. je vous raconte un truc. Ah, ah c'est le c'est est-ce qu'on est en émission de radio Oui, toujours. Faut que je vous raconte un truc, faut que je vous raconte un truc, vous allez halluciner. Hier, on a fait un truc il y a un an avec Amir Ouais. Okay. Il est venu, il m'a amené des sandwiches ouais. Et hier, me demandez pas pourquoi, pendant un écran pub rien, pensé. Je ah cherchais ouais. depuis 3 jours le nom de ce putain de sandwich Et j'appelle Amir, je lui dis c'est quoi le sandwich Et il me donne le nom il me dit, euh. Et ben je crois que qu'Amir vient de faire livrer pour toute l'équipe Un sac entier <rire> oh, oh, il, a écrit, un il a écrit Un sac entier de l'équipe Bon appétit à toute l'équipe Oh c'est ce gentil Un oh, cool. bisou mon poteau, je t'embrasse fort Ils en croient de particuler les sandwiches Ils sont très bons Ils ah, sont tout. un peu pimentés, ils sont un peu machin. <rire> non, ça va. J'avais pas su tu peux dire quoi mais c'est une tuerie. Et d'ailleurs les gars, je pensais un truc faudrait qu'on réfléchisse en inverse. Merci Médi. Merci. Mélis. Merci. Mélis. merci Mélis. On avait fait ah, le merci, Mélis. Bravo Médi. Bravo. Médi. Eats, Très grave, grave. <rire> tu veux pas bosser chez Uber Eats <rire> mais dites non, parce que juste juste yeah, on avait fait un truc ça s'appelait le toc toc toc c'était une tuerie Faudrait qu'on réfléchisse pour le faire ensemble ok le principe c'était simple c'était des auditrices ou des auditeurs qui se battaient Pour vous rencontrer ouais, J'avais vu se <rire> Ah ouais c'est violent je... C'est violent C'est violent Et, on et, sait, on je et après on... l'artiste Venait toquer à sa porte Et c'est moi qui emmenais en voiture Je me souviens Vous partiez en bagnole On l'a fait avec Kéva On l'a fait avec des tas de, des tas de Luan, stars Louane Louane Sopra non Ça ouais. aussi Kenji et vous passez avec ce et, et j'aimerais bien le faire avec vous mais pourquoi, pas, pourquoi pas, parce pas parce que vous, on, on met nos managers en, en contact ouais, et euh, on essaie <rire> de trouver une date ah, voilà. Voilà. je pense que ça peut faire et on non, prévient vrai, ça pas c'est cool. a toujours été des surprises et c'était un moment si, si c'est à Toulouse ça nous arrange étant donné que c'est chez nous et chez moi qui conduit on part ensemble j'avais vu la vidéo avec Soprasse c'était marrant franchement je trouve que c'est bien de faire ça ça manque un petit peu les il y avait une émission à l'époque Ouais. domicile. Star voilà, domicile. star à domicile, ouais. qu'est-ce que je kiffe cette mission. c'était le même principe mais avec beaucoup moins d'argent. Voilà, <rire> c'est la même chose ce <rire> qu'on y va avec deux go <rire> bon, voilà. C'est c'est le même de, truc, 2018 hein. Hein. <rire> Mais je sais que ça cartonne et une, beaucoup de gens nous ont demandé et on a fait un petit sondage ouais. pour être honnête il y a une semaine, on a mis une liste d'invités, on a dit qui vous voudriez voir, vous êtes arrivé en première position. Ah c'est vrai. Ouais, bah, ça bon, fait plaisir mais tous gens gagnent toujours ces votes là, vous parlez au management, vous en parlez entre vous Voilà, on va trouver une date, on va trouver ce manager. Je te laisserai <rire> la mec quand je te laisserai mon mail qu'on s'arrange. Bon, avant avant que l'on termine parce que quand même va, tout ça va trop trop vite. Je reviens sur cette déjà fini photo. là. Eh, non ouais. non, encore 10 minutes. Je la reviens nuit <rire> de rêve, c'est sûr, pardon. Je, te je te cherche re... tout ça, ouais, il y a pas de, de musique. Euh, je Oli, je reviens sur cette photo que oh Sopra a remis. Là, là, là, là, là, ouais, as vu Quelle est cette photo En fait, mais... c'est Blackhem qui a partagé ça au tout début et Sopra l'a reposté, ouais. On aller le voir sur l'insta soit Sopra soit de Blackhem. C'est une des premières photos qu'on leur a demandé quand on a fait la première partie de section d'asso c'était il y a en 2010 c'était il 7 ans et si on nous avait right. dit qu'on allait faire un feat avec les deux 7 ans après dans un album qui mmh. qui va être sûrement platine là déjà c'est que, que... Et... Voilà. que du rêve ça marche les frais C'est que du rêve hey. Soprano Big Floy dans meilleur moment c'est la Big Flo Big Black, Big Black Soprano c'est que, que ah, j'adore ce moment Tu sais hey, le mec les il, il, il écoute ce euh, ah son non, il <rire> je kiffe, je kiffe. Là j'ai qui fait. Tu t'es qui fait sur un moment précis, il a été raisonnable. Je Quelle chanson vous aimez de, dans l'album aussi vous Moi, moi, moi, moi j'aime bien euh, bienvenue chez moi. Ah. Bienvenue chez moi. Les <rire> tu viens d'une grande ville eh, ou d'un petit village Faut que tu vois ça. Ah, ah. On parle de toutes mmh, les villes de France en fait. Vive au Moi, et, toi, et toi Moi j'aime bien les chansons un petit peu tristes euh, Pas forcément les plus populaires Château de Sable, je l'aime beaucoup non, et Une autre c'est bien aussi Ah non mais non, c'est pas ma préférée moi Celle ah, que... C'est laquelle J'aime beaucoup aussi la seule et eh oui, c'est très bien aussi Mais en as-tu une autre <rire> <rire> Sinon il y, y a le morceau Maman maman qu'on adore Je dois je t'aime Et quand elle je dois je t'aime Je dois je t'aime Et quand elle Non mais vraiment, moi je... Je voudrais parler aux gens qui connaissent pas oui. vraiment Big Flo oui C'est vrai qu'on a, a des singles qui passent en radio et tout oui. Mais il y a tout un univers de chansons ouais, ouais, ouais. Qui sont un peu plus tristes que ce qu'on peut croire Avec des vrais des vraies paroles, des chansons un peu atypiques N'hésitez pas à l'écouter quand vous avez un petit moment a, <rire> pas, euh, voyez, non, mais vraiment, Par curiosité, non, paroles, même des si des vous histoires. connaissez pas voilà. Voilà. Il y a par exemple le morceau euh, comme ça au hasard c'est pas parce que tu me l'as soufflé entre deux trucs Mais sur la lune par je exemple <rire> C'est pas du tout ce genre de morceau que je parlais Et si je disais que j'en étais sûr mentirait. Qu'est-ce que vous aimez d'autre dans le dans le dans la... ah, on a fait on a fait on a fait un fit alors je te le dis oui. complètement au hasard oui. avec euh, Trio qui s'appelle oh. Ferme les yeux. Alors ah. les, yeux, les, yeux. Ah, ah. les yeux qui te grattent un oui, peu. Oui parce ouais. que je faisais des petits gestes discrets. <rire> Ça me fait yeux En tout cas, yeux. on est hyper content des retours, c'est rigolère. C'est pas une phrase d'interview. Vous avez déjà les chiffres ou pas Parce on a des pré-top comme c'est je... quoi C'est quoi C'est très très bon. On a combien On est pas loin du disque d'or en une semaine ouais. frérot, ah, ouais, ouais, on, ouais. A... on a ouais, les, on a bon, les bon, chiffres. On a les chiffres vraiment demain je pense pas qu'on va l'atteindre mais ça sera à deux doigts. Demain alors les demain vous les aurez demain ouais, oui. on a les chiffres demain. Les ouais. chiffres de la préfecture, les chiffres de police, vous certifiés par l'état manifestant, bien les j'ai les chiffres selon Big cool. et après selon la SNEP, c'est pas les mêmes. <rire> <rire> selon bon. c'est 4 millions et En tout cas, vous savez quoi Il a ils ont mis cette photo de vous jeune, vous oui. devriez vous remettre une photo de Soprano jeune, vous avez jamais ou pas Non. Alors, tu as Moi, j'ai une photo de dossier que personne n'a jamais eu. La photo de Soprano jeune ah. en, non, en petit joueur de foot Qu'est-ce qu'il a Non c'est Sopra ça non, pas Sopra. Avec le si, c'est Sopra Si c'est Sopra Pour de vrai si, c'est si vraiment lui Bien c'est Sopra Ah c'est énorme. Ah oui, je le reconnais là. je, je, PSG, là, là, je vais la mettre en story direct. c'est vraiment là, il faut me faire un du PSG. Je ah, te air tout de suite. Vas-y, prépare-toi. Ah alors, oui. alors, a... alors ça, vous savez en fait, il faut savoir un truc. Depuis qu'on a fait le fit, on est vraiment devenus tous très très amis et on a une conversation WhatsApp qui active tous les jours où on s'envoie des conneries et tout. Donc ça ça va partir direct dans la conversation. Le tout dernier iPhone, c'est qu'il y en a il y C'est moi. C'est bon ça. Voilà, tu la reçois. Oui, attends. Ah, écoute, je l'envoie de suite et j'espère qu'il va répondre. La... dans la foulée. Oh, ne la mets pas que sur WhatsApp. Oh, oh, on que sur WhatsApp. Oh, Moi oh, pas, on va la mettre. T'inquiète pas, on va la poster partout, mais juste, je l'envoie d'abord à eux pour ouais. voir un peu la, la réaction. Mais, mais là en story Insta, on va sa réaction lui Voilà parce qu'il va dire "Oh, tu retrouvé ma photo quand j'étais en petit maillot comme ça On va voir s'il va répondre. Il nous reste quoi 5 5 10 minutes On fait un petit bisou à Marie qui a 18 ans, on va l'appeler. Ça fait partie des gens qui sont inscrits sur Twitter qui savent pas qu'on va les appeler et qui est évidemment fan de Big Flo et Oli. On a bien avancé aujourd'hui, on a bien bossé. Hein ça on a le on a nom de l'émission, vous êtes là le 15. A, on, a, on, a les, on a un effet audio. On va faire le toc-toc-toc, <rire> on va finir en DJ. Ouais, on aura quelqu'un à la régie ou pas Parce que oui. moi je sais pas toucher oui, les oui, boutons dans boutons. toi. Marie Oui ça, Allô, va, Marie ça va Marie Ça va Marie qui... Alors apparemment tu veux pas aller avec Big Flo et Oli ce soir Prêt, pour le 15. la nuit de rêve comme nombre d'émission, c'est validé Ouais, ouais c'est grand validé. Bon, va, bon, va, va, va, Dis-nous va. Marie, qu'est-ce que tu vas nous dire ah oui, donc, moi, si j'avais une une question déjà. Oui. Euh pour degré. <rire> pourquoi euh, Ah, second dans, degré, euh, je ne sors euh, pas cette histoire. <rire> <rire> non, mais, euh, dans bienvenue chez moi, euh pourquoi euh, l'idée de vous le faites encore passer pour des alcooliques <rire> Pourquoi on fait passer les bretons alors euh, je, je ah, remets, une bonne euh, question ça gars, du coup C'est très précis Il oui, y, y, y, y, y, y a une le chanson bienvenue ouais, chez ouais, qu'on a écouté tout à l'heure le, le ouais. petit extrait <rire> Où on parle ouais. de toutes les villes de France un petit oui. peu oui. Et à un moment donné je effectivement que les bretons aiment bien l'alcool euh, Alors pourquoi Et ça voilà. C'est une légende Je, je vais t'expliquer Marie parce que les bretons, la Bretagne c'est les seuls endroits où quand tu arrives en festival Tu joues à 16h30 Et tout le monde est déjà bourré <rire> Elle, est, est, là, elle est là Je suis désolé les bretons Elle est là la réalité de votre peuple Elle est là la réalité du <rire> coin et, mais, et en plus Ne dites pas que vous le prenez mal Parce que c'est une fierté Les bretons ils aiment bien dire Que c'est les, les plus chauds de France dans Buvez ça. de l'alcool à euh, la euh, modération euh, Bien évidemment Mais c'est vrai que C'est pour ça que je dis Que ce sont des marins Un peu ivres Navigants sur une mer de cidre oh. C'est oh, joli C'est joli C'est joli qu'on dit bon, Marie, Marie, Marie Ne joue pas non plus La choquer Oui George c'est nouveau. Ah non Marie, on bon Marie, ah, bon Marie si tu savais euh, tout l'alcool euh, que tu t'es Misou <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> bon, Marie, je t'embrasse, Merci Marie pour le soutien, gros Bisous, bisous, bisous. On va terminer dans un instant euh, les gars, vous devriez pas attendre le retour de Sopra, vous devriez la mettre en la met dans tous les cas. Quand on a une photo comme ça, Bon les gars, on se finit. Alors, on est d'accord. Donc le 15 décembre sur énergie La nuit de rêve la, la nuit de rêve. On peut se refaire un peu le générique euh, tout alors, ensemble Alors ce qu'on va faire On on se fait, fait l'animation tous du même micro ici Avant que vous chantiez Non c'est bon ils, sont, ils, sont ils ont leur effet bon, a, ont, On a les effets ça y ouais, est Regarde j'ai les effets Mon coucou, mon cou et mon égo Si vous voulez passer une soirée extraordinaire Ça se passe le cas C'est la nuit de rêve attention ce soir La nuit de rêve avec Big Flo Oli Big Flo Oli Ouh C'est quoi, c'est quoi C'est des copains, c'est des potins, ouais. c'est des débats, c'est des débats <rire> Et on va être en direct de la radio le 15 décembre c'est pour 3D. Je Après, rappelle 3D. Toutes les filles qui envoient bien des sûr. potons de leur seins nus Gagnent une bouteille de champagne le 15 ah. à... Evidemment <rire> bien sûr je rappelle que Mike Taubard ce soir, voilà. le like tout jockey C'est jean salut oui. jean Et euh, mon coucou, mon, ami, mon coué euh, t as, t as un, petit un petit conseil à pour la nuit de rêve pour animer l'émission de radio Bien sûr, pour animer l'émission de radio Toujours la sombriété au niveau de la voix Sans en faire des teufs